les festivités du Morning Vest aussi pour attaquer la journée Morning Vest tous les matins 6h, 9h, on se fait euh, tout ce qui déchire les meilleurs moments du morning de Diffoul on va parler drag dans quelques minutes avec Diffoul Romano et Cédric, attention, nouvelle journée spéciale Rihanna sur Skyrock dès maintenant, on met en jeu vos places par 5 pour le concert Skyrock de Rihanna, le deuxième ça sera mardi prochain du côté du Parc Oël à Lyon, principe du jeu très très simple dès que vous entendez deux titres à la suite de Riri, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 le ou la plus rapide repart avec ses invite par cinq. On va se mettre un son de Rihanna pour attaquer l'émission. On est un deuxième derrière. Vous envoyez Rihanna au 7-20-20 pour gagner vos places par 5. Y aura-t-il de titres de Rihanna Peut-être. Voilà, nous on est des dingues, on est capable d'enfiler des 6 heures du mat comme ça. Cash, Rémy, l'actu ouais. sport. On y va pour aujourd'hui. Ça dit quoi au niveau du temps Eh ben, c'est encore pas terrible du tout. Là, on a des averses sur une grande partie du pays avec des orages prévus cet après-midi sur une large moitié est. La pluie concernera toutes les régions à un moment ou à un autre de la journée, sauf en Méditerranée où là le soleil s'impose largement. Les températures ce matin 10 degrés à l'aval, 11 du côté de Nantes, 12 à saint etienne à Lille... 13 à Paris 13 aussi à Auxerre 14 à Bordeaux 15 à Lyon 17 à Nîmes 19 à Marseille et 23 à Nice au meilleur de la journée il le fera 17 au Havre 18 à Lille 19 à Clermont-Ferrand 20 à Paris et à Nantes 21 à Strasbourg 22 à Toulouse et à Lyon 25 à Marseille 27 à Montpellier et 30 du côté de Nice La pollution eh c'est bien mieux aujourd'hui les indices sont compris ce matin entre 2 et 4 ça monte vite fait à 5 sur Marseille Nice et Ajaccio On prévoit du NIO Lilouen Wiz Khalifa les Fifth harmonies aussi pour le son et là c'est parti pour l'actu Moins d'épreuves et un calendrier plus équilibré. Rien n'est fait, rien n'est décidé. Mais le bac pourrait bientôt se refaire à une petite santé. C'est la volonté, en tout cas, de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Un toilettage de l'examen, comme elle l'a annoncé hier, même s'il est exclu de basculer exclusivement vers du contrôle continu. Une réflexion sera abordée prochainement. D'ici là, le budget de l'éducation va être augmenté de 3 milliards d'euros l'année prochaine. Un remboursement pour les usagers franciliens du RER et du Transilien, annonce faite par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. L'idée est de dédommager les passagers qui ont eu des difficultés à se déplacer à cause des grèves ou des inondations. Ceux qui possèdent un pass Navigo peuvent prétendre à un remboursement à de 20 euros sur leur forfait. Un site va être créé. Il sera disponible dès le 27 juillet. Il n'est pas officiellement candidat mais le pas en avant là est clairement fait. Emmanuel Macron s'est exprimé en meeting hier soir à la mutualité à Paris ambiance survoltée devant 3000 militants et sympathisants. Le leader d'En Marche et ministre de l'économie a fait un discours sans note. Sans note à la tonalité et environnemental, il a déclaré qu'il faut porter ce mouvement jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire. Colère de Manuel Valls qui estime qu'il est temps que tout cela s'arrête. Réponse de l'intéressé, nous sommes là pour revendiquer un droit, le droit de voter pour un projet, pour une vision, pour des choix. 27 morts et une cinquantaine de blessés, bilan toujours provisoire d'un dramatique accident de train hier en Italie. Deux trains sont entrés en collision dans le sud du pays, le choc frontal a été d'une extrême violence. Pas d'explication officielle pour l'instant même si la thèse de l'erreur d'aiguillage est Privilégié. Quelle ville accueillera la finale de la Coupe de France l'année prochaine Après 22 ans de bons et loyaux services, la finale ne se jouera plus à Paris. Décision prise par le patron de la LFP Didier Quillot. Trois villes sont candidates, Lille, Bordeaux et Lyon. On aura la réponse cet automne. Et puis la grande boucle avec la 11 e étape aujourd'hui. Aucune montagne en vue entre Carcassonne et Montpellier sur un parcours de 162 km. On attend toujours une première victoire française sur ce tour. Hier c'est Michael Miatius qui s'est imposé à Revel. Chris Froome reste en jaune. Merci pour toi Rémi. En tout on te retrouve tout à l'heure pour l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. Morning best. Morning best. 6 h h Les meilleurs moments du morning de Diffool sur Skyrock. Sky Pratiquement 6 h 2 Ça y est. Le week-end qui approche. Un long week-end férié qui se prépare. Et le morning best avec toute la déconne de Diffool et Romano. Les meilleurs moments du morning. Il va se passer plein plein de choses. Tout au long de la matinée, il y aura les conseils pas chers de Romano. Les réveils de stars également. Ce matin, on va utiliser les voix de Jean-Claude Du Stéphane Plaza ou encore des tuches pour réveiller des familles. Il y aura votre horoscope de l'amour, ça sera tout à l'heure à 7h-10. Des cadeaux également avec l'enceinte, la Monster Back Float à choper dans la roulette, la fameuse enceinte à 150 euros. On vous l'offre avec la triple compile de l'été, la triple compile Planète Rap 2016. Je peux vous dire qu'on va faire tourner une première roulette dans pas très longtemps. Voilà, vous restez à l'écoute. Il y a du Rihanna, écoutez tout de suite. On y va avec DC's what you came for. Et attention, hein, vous entendez un deuxième type de Rihanna derrière. Vous laissez Rihanna au 72020. Bye this is what you came for.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 Six heures, heures sur Skyrock. Le sondage du jour à découvrir, c'est un sondage sur l'amour. Qu'est-ce que vous faites si on va draguer votre copine C'est la question qui a été posée, votre copine ou votre femme, question qui a été posée aux hommes français. Plus de 1000 hommes ont été interrogés. Eh bien, à 28%, ils sont capables de s'embrouiller, de se battre. 28% ah ouais. des Français sont capables de s'embrouiller ou de se battre si on drague leur copine devant. <rire> eux ouais, ouais, Moi, je suis trop petit. Hein. 24% <rire> vont voir les mecs. Si tu fais le là dedans, toi. Vont voir les mecs pour euh, discuter, mettre les choses au point. Ça, c'est 24%. C'est la deuxième possibilité. Il y en a 15% qui ne font rien. Qui laisse tranquille Ouais. Et il y en a même 5 Bon, après il y a d'autres réponses, mais 5 qui vont draguer la femme <rire> du mec pour se venger. <rire> c'est pas bête. Et eh bien, ouais. moi, sauf si le mec est célibataire. Bon, là t'es comme un con. Ouais. Ah, là c'est plus compliqué. Oui. En donc... général, ouais, ceux qui viennent draguer ta meuf, c'est des mecs solos, quoi. Qu'est-ce que vous feriez Vous tiens, dites-nous rapidement sur le 41 759. Moi, je vous propose un petit truc. On va directement appeler les gens chez ouais, eux. Ouais. Allez. Euh. Allez. On va appeler. On va appeler qui, Cédric là, là On va appeler chez Frédéric. Frédéric, drague. Toutes nos femmes, <rire> c'est fou, ça dit dedans. Donc, il faut mettre les choses est en place. On va être obligé de le calmer ben, On va être obligé de le calmer, ouais. Donc, on ne va pas le voir parce qu'on n'a pas le temps ce matin, mais on peut le faire au téléphone pour discuter parce que ça ne se fait pas. Donc, Frédéric va draguer nos femmes. Et Yastoobs, lui, dit euh, c'est flatteur. C'est vrai. Ça, ça veut dire, dire que notre ami va avec Michel. Oui, ah il vaut mieux faire envie de pitié. Ah Michel, Michel Oui. Oui, est-ce que Michel est là, s'il vous plaît Oui, mais qui est à l'appareil C'est de la part euh, de Jean-Louis. Jean-Louis Oui je, vous, je, je suis avec Jean-Louis Je vais vous le passer à Michel Il veut lui parler Ah oui J'aimerais bien lui parler C'est très urgent je, je ne suis pas content hein. Merci la femme à Michel <rire> Va nous le chercher Oula. Allez allez <rire> Allez allez Et va Michel chercher, va chercher son mari La voilà, femme à Michel <rire> Qui est très très vive Ah bah ça Non mais, vous, non mais ah. vous, êtes, vous êtes con ou quoi euh, Bonjour à la femme ah. Michel <rire> ouais, Non on n'est pas con, on voudrait parler à Michel Ah euh, oui on voudrait boire un pastaga avec Michel ouais, Non parce... mais c'est quoi cette histoire ah, Bah c'est euh, Mich Michel, il drague notre femme <rire> Ah ouais Michel Prends le téléphone Michel le téléphone, Allez Michel voilà. Allez Michel, ouais. Michel dépêche-toi Mon dieu que vous êtes con oh, là, Mon euh, dieu <rire> la <rire> la première... vous, avez, vous avez dû boire du pastaga Oui, ah, comment tu le sais qu'on a bu du pastaga? Ah, le pastaga. Non, non, mais vous êtes plein, ah, Michel. Ah, Michel. Sors la bouteille de pastaga. Mi Michel. Ah, que ta femme, elle fasse une bouillabaisse. Tiens, Michel. <rire> on, écha on échange notre femme contre une, euh, allez, contre un petit apéro, pastaga. Ouais, c'est ça, PD. Ouais, ça va, Michel. Ah, ça va, Ça va, Michel, ah, ça va, ça va. Ah, toi PD. Michel. <rire> Je vais relever ton numéro de téléphone. Ah, bien, là, bien sûr, sûr Michel, bien, bien, sûr. bien sûr. Oui, Michel, Michel, tu as une table d'écoute, évidemment. Ah. Bien sûr, bien sûr qu'il y a une table Comme tous les Français. Ah, bah, évidemment, tout <rire> est équipé. est ce que tu pourras arrêter de draguer nos femmes, s'il te plaît Parce que, bon. Mais vous êtes en cons. Ah, tu savais pas ça qui draguait nos femmes. Hein, ah, mais... ouais, dis donc, c'est euh, un show, Michel. Le Michel, c'est un que collabus du pastagain. Oui, tu vas avoir la vie, Jeanne tout à l'heure. Eh Ah, Michel, sors les sardines Alors, sardines, pastaga, bouillabaisse. Oh, ah, génial Mais on ne serait pas dans le sud. Ouais, ah, ah, ah, ah, ah, ah so Sans les olives On va faire une tapenade. J'ai une arme, là. J'ai capté le numéro. Tu as capté le numéro, c'est bien, Michel, bien, dis donc. Et, Michel... J'ai Monsieur... une petite visite hein, ah, oui, -à oui, on... on une visite en ah, 10 minutes des gendarmes, je vous préviens dans l'équipe. Ah ouais, c'est oui, mes collègues, alors Ah bah c'est bien. Oh. Tu prends oui, l'apéro oui, oui, avec eux. Bébé, voilà. Le capitaine de gendarmerie de c'est mon euh, cousin. Euh, bon, bonjour à la gendarmerie. Bonjour à le cannabis, il fume le cannabis. <rire> ah, tu en veux la femme à Michel Ah oui ah, quelle famille Quel bon être. couple oui. Ah bah en tout cas, ils se sont bien trouvés. Bon, tu arrêtes <rire> de draguer d'autres femmes, à Michel. Hein, hein Ok ah, ah, oui. Michel, il y en a marre. Je pense qu'il a compris le message. Je ben. crois qu'il a compris, moi aussi. Hein. Ouais, oui. c'est bon. Je crois ah, qu'on a chez... été persuasifs. Ah c'est les collègues, le monde marche. Donc, même si 28% des Français se battent, vous avez vu, il vaut mieux discuter on arrange les choses. Et en plus, on boit un pastis gratuit. Ouais, un petit apéro, un fumeur de cannabis. Et on fume un c'est bien non Um... 6h09h, morally show Le morning de Defoule sur Skyrock I look at her and it makes me proud There's something about her 10h14 mercredi matin Nyon classique sur Skyrock avec Miss Indépendante pour tous ceux qui kiffent les classiques y a une nouvelle émission sur Skyrock c'est Skyrock Classics c'est tous les dimanches sur Skyrock ça continue pendant tout l'été tous les dimanches 18h 20h pendant 2h avec Maxime on vous joue les classiques rap R&B qui ont marqué l'histoire de Skyrock un bon réveil j'espère que vous êtes tous en pleine forme pour cette nouvelle journée nouvelle matinée avec toute la déconne de Difoul et Romano les meilleurs moments du morning de Difoul Seller du réveil de Star et un nouveau son rap US à découvrir juste derrière Wen avec Quiz Khalifa pour Soccer for Pen on s'était un petit peu amusé euh, tout à l'heure. On a passé un petit coup de fil avec Jean-Claude. Jean-Claude, mais pas d'abord lequel, Jean-Claude Dus, le fameux, fameux le, le fameux Jean-Claude Dus. Jean-Claude Dus, Jean débronzé. Oui, débronzé, font du ski, débronzé tout court. Euh... Autrement dit, Michel Blanc. C'est voilà, Michel Blanc. On peut dire c'est le top sexy pour vous les filles. Je sais qu'il fait un carton chez vous. Ah, Magnifique. Euh, il a une chevelure exceptionnelle, une petite moustache très sympa, <rire> ouais. très sexy. Et, et, et surtout euh, des combinaisons de ski des années 70 au top niveau. Et il chante super bien. Ah, Ah ouais P pays merveilleux ça c'est quand il est sur le télésiège le ouais. qui la nuit et la froid ouais. voilà et après il apprend le planter du bâton ce qui ne va pas c'est le planter de bâton voilà ouais. je vais te le planter <rire> moi le bâton oh. <rire> voici tout de suite donc le coup de fil Jean claude Duce mise en contact avec Bernard est-ce que Bernard va croire qu'il parle à quelqu'un ben on espère c'est le but de l'opération <rire> oui c'est le but C'est parti, Jean-Claude et Bernard, Jean-Claude des débronzé. Allô Ah bonjour. Oui Oh Bernard, je suis là oh Bon écoute, on se connaît pas hein. Jean-Claude et vous Non, non, non. non. Dus avec un dé comme Dus. Ouais, ah non <rire> J'ai un truc à te dire. Ouais, j'écoute. Écoute, écoute euh, l'italienne est libre, je sens que c'est pour moi, alors t'es gentil, <rire> tu laisses tomber. Ouais, ouais. Non, enfin, j'étais à deux doigts de conclure, euh, t'as tout foutu en l'air. Je sais pas si me retient de te casser la gueule, tiens. Non mais t'es conte Bah ça je connais pas je te dis et vous Donc je te connais pas Écoute Bernard, je crois que toi et moi on a un peu le même problème <rire> C'est à dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, ah, surtout toi c'est sûr Non, non je connais pas Alors si je peux me permettre de te donner un conseil c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce Non j'ai pas je veux pas te tuer On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher votre billet je Votre billet Mais euh, Vous habitez Plumeudon Bah c'est pas. écoute arrêtez sur tes hein je <rire> Je ne te connais pas Pabert Pas D'accord C'est terminé, qu'on fait chier Je suis ah, C'est <rire> fini Ouais Ah oh, bah c'est oh. fini Non mais le pire c'est qu'à aucun moment, je sais pas, tu dis Jean-Claude le mec, il, non non mais nous y parle. Non non c'est Jean-Claude Duss. Bah il connaît, tu ah, barres Il va raconter à sa femme juste après là. Oui, bah j'ai bizarre, j'ai eu un Jean-Claude Duss qui m'a appelé. Oui, c'est ça, oui. 6h09h, le moi les shows Le morning de Diffoul sur Skyrock Take my hand to the flame ah. I'm a slave, do you get it?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 Feeling the world go against us no. So we put the world on our shoulders I torture you Take my hand through the flames I torture you I'm a slave to I'm your for pain I'm want a I wanna chain you up I wanna tie you down I'm just a sucker for pain I've been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 Up, I know what up, I know what up I I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 I mm mean, -hmm. 6h20, Skyrock premier sur les nouveautés Lilouane avec Wiz Khalifa, Sucker for Pen sur Skyrock. Mercredi matin, déjà le week-end, ça fait plaisir le 13 juillet, long week-end férié on prépa. On attaque tout ça avec de la vanne, du canular, de la punchline, les meilleurs moments du morning de D-Fool qui dit week-end sur Skyrock, dit le célèbre blind test de DJ Roro que vous allez retrouver juste avant 6h30, et puis du rap français aussi. On prépare le escrew, le escrew d'un des groupes de Neckfeu tiré de l'album Destin Lié, c'est J'aurais pas dû sur Skyrock. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compil Planetrap 2016. Planetrap 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Signé Avec le nouveau duel, Maître Gims. Le nouveau soprano. Est soprano MHD. Le nouveau SCH, premier sur SCH. Fips Harmonie.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 à Disneyland Paris, c'est le nouveau spectacle Mickey et le magicien. magicien. Un truc de ouf avec plein de personnages Disney. En ce moment à Disneyland Paris, découvrez le nouveau spectacle d'illusion Mickey et le magicien. Retrouvez les personnages Disney comme vous ne les avez jamais vus. Sky Sky right. Right. Heures, 9 h sur Skyrock. I wolno nadzieję, bo nie wolno I'm them Thank yeah. you. Yeah. Can you make a clap? No answer for me. Yeah. Take it to the ground. Pick it up for oh, me. Yeah. Look back at it all. I'm for me. Oh, yeah. Put it right like my time she oh. She ride it like a 63. Oh, uh. I'ma buy a new oh. Let her ride in the oh. foreign to me. Oh, she the bank. I'm her boat And yeah. she done to break the rules. Ride it down. She gon' go. I'm gon' just She finesse. I fight bull. She take that. Mercredi matin, 6h25, merci d'être là, vous le savez, les plus grands DJ français sont sur Skyrock le samedi soir, c'est Cut Killer, le DJ Pop numéro 1 en France, le dimanche à minuit, c'est DJ Kaze pour Rail Suprême, le DJ Ride de référence, et le matin, dans le morning de Difool, il nous vient d'Autun, en Bourgogne, numéro 1, dans les campings, DJ Roro, que vous retrouvez maintenant, et son fameux Blank Test. And now, this is DJ Roro Bon, c'est l'heure maintenant de tenter l'iPhone 6S, vous avez quoi comme téléphone, Thomas, t'as quoi comme téléphone Moi, j'ai un iPhone 5. Ah, bah, tu te faut le 6S. Et toi, Laetitia, t'as quoi comme téléphone Moi, j'ai un Wiko. Oh, bah, il te faut l'iPhone. Allez, on va vous souhaiter bonne chance à tous les deux. Vous avez déjà marqué un point grâce à votre réponse parce que c'était pas facile. Vous méritez votre point. Le gagnant ou la gagnante sera le premier ou la première à arriver à 3 points. Alors, attention, je vais vous passer des extraits musicaux. Le premier ou la première qui donne la bonne réponse, marque un point à chaque fois. Le premier ou la première qui arrive à 3 points repart avec l'iPhone 6. Attention, c'est parti. Écoutez bien. Weekend. Bonne réponse de Thomas. Et un point. Deuxième point pour Thomas. Un point de plus, ça nous fait donc deux pour Thomas, un pour Laetitia. Attention, attention Laetitia. Attention Laetitia, c'est déjà l'extrait de la mort. Il a l'air fort. C'est la mort. T'es prête Laetitia Ouais, je suis prête. Écoute bien. C'est maintenant ou jamais beauté. Maintenant ou jamais beauté. Allez, bon. allez. Je vous mets du bon son. Tu nous mets du bon son. J'en ai plein les platines. En père de nos grand-mères. Qu'est-ce que c'est? tellement de manières. Ah oui. Il nous met peut-être parfois oh, jusqu'à 100 ans pour bon, okay. Jean Brasset. Comment il s'appelle lui? Ça, est un... Il est ça. Est... Comment? T'as du lit? Georges Brasset. Georges Brasset. Non, c'est pas ça. On père nos grand-mères. C'est tellement de manières. C'est un gros monsieur. Oui, ah, est Carlos. Oui, Carlos. Carlos. Oui, Ah oui, Carlos. <rire> Avec ses chemises pas. à fleurs. Big bisous Big bisous Merci Big gars. Mais tu nous as trouvé ça où, Didier Roro ah bah Dans mes platines, ah. j'ai trouvé ça. Ah ouais. En nouveauté. Et attention, nous sommes à deux partout. Non, non, on est à trois. trois ah, on est à trois. Ah hein. Bah, oui, oui. Ouais. <rire> Ah bah c'est bien je suis, ah, et... suis désolé Laetitia Et Laetitia ouais, t'as vu gars, DJ est Roro est toujours là pour avantager les filles Mais malheureusement non La règle du jeu est terrible Puisqu'on gagne à 3 points C'est Thomas qui gagne l'iPhone 6S bravo, bravo Thomas Là ah, C'est énorme les gars Merci beaucoup Et oui un super téléphone Bravo Thomas Tu nous auras montré Tout l'étendue de tes connaissances musicales Tu connais The Weeknd Et Carlos Big Bisou Bravo <rire> Bravo, bravo. Ah, Ça quand même Faut, faut s'accrocher Bon Laetitia Tu peux pas sans rien Puisqu'on t'envoie le... Le jeu de ton choix et le t-shirt de ton choix ou le maillot de foot de ton choix. Je vais voir il ça y a avec pas toi. Tous, merci. Oh, bah écoute, c'est super les t-shirts. Enfin, un gros bisou. gros tu bisou. Tu tout blanc coq, bisous à toi Laetitia et, Laetitia. et Thomas Laetitia. dans l'iPhone 16 qui débarque à Toulouse. Il est pour toi. Il est pour toi, mon Thomas. Bravo, bravo. Merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup, l'équipe. là l'iPhone Oh, okay, mmh. il est beau. Bon. Ok. <rire> et voilà. Voilà, tu vas porter Clinton comme un petit fou. Euh, bisous, Thomas. Bisous, bisous, tout le monde. Merci beaucoup, l'équipe. À bientôt. 6h, 9h, Morning Best morning show. Les <rire> meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock Le s on prépare Nekfeu Feu est l'un de ses groupes okay. J'aurais pas dû J'aurais pas, pas dû avec aussi Designer pour la chanson du Panda 6h29, un bon début de journée à vous tous Mercredi matin, le 13 juillet Veille de jour férié, ça fait plaisir Les meilleurs moments du Morning de Default Tous les matins sur Skyrock, le Morning Best de la déconne et des cadeaux avec Romano qui invente un service de, de ramassage de poubelles payant pour les jours fériés c'est dans moins de 5 minutes, la roulette également qui se prépare attention à l'intérieur, l'enceinte, la Monster Back Float, elle vaut 150 euros on vous la file avec la triple compile Planet Rap 2016, préparez-vous on va donner un top inscription dans quelques minutes pour la première roulette de la matinée, on vous prépare une, une belle petite surprise, là on y va pour un point sur l'actuel sport, Rémi Ouais. Le temps pour aujourd'hui, ça ah dit bah, quoi? C'est pourri, C'est vraiment pourri. Euh, on a des averses sur une grande partie du pays avec des orages prévus cet après-midi sur une large moitié est. La pluie euh, concernera toutes les régions à un moment ou à un autre de la journée, sauf en Méditerranée où le soleil s'impose largement. Les températures pour euh, ce matin, on a 10 degrés à Poitiers, 11 à Brest, 12 à Lille et au Mans, 13 à Besançon et à Paris, 14 à La Rochelle, 15 à Lyon, 17 à Montpellier, 19 à Marseille et 22 à Bastia au meilleur de la journée. Il fera 17 à Cherbourg, 18 à saint étienne et à Lille, 19 à Nancy, 20 à Lorient et à Paris. 22 à Lyon, 23 à Valence, 25 à Marseille 28 à Nîmes et 31 du côté de Bastia Enfin la pollution, Eh bien c'est bien mieux, mieux Aujourd'hui, les indices sont compris Entre 2 et 4, ça monte vite fait Sur Marseille, Nice à Ajaccio L'indice est de 5 L'horoscope de l'amour dans moins de 20 minutes Et là c'est parti pour l'actu C'est la sensation du moment, vous en avez forcément entendu parler Les Pokémon sont de retour avec un concept novateur Et c'est un véritable carton mondial Nintendo a mis en ligne gratuitement Sur smartphone, un jeu vidéo Qui a déjà été téléchargé plus de 7 millions de fois Ça s'appelle Pokémon go, vous êtes dans la rue, vous vous promenez et sur votre écran eh bien vont apparaître les petites créatures créées en 1996 c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée une fois que vous voyez les petites bestioles virtuelles et eh bien le but, euh, comme dans le dessin animé c'est tout simplement de les capturer, l'application n'est pas encore dispo en France mais d'ores et déjà le jeu le plus rentable sur les plateformes de téléchargement ça concerne tous les âges, c'est assez impressionnant de 7 à 77 ans, tout le monde joue à ça surtout aux états unis et en Australie ça fonctionne d'ailleurs tellement bien en Australie que le département de la justice a balancé un tweet très sérieux avec Pikachu en photo pour dire qu'il était interdit de venir chasser dans leurs locaux. Un remboursement pour les usagers franciliens du RER et du Transilien, annonce fait par la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. L'idée est de dédommager les passagers qui ont eu des difficultés à se déplacer à cause des grèves et des inondations. Ceux qui possèdent un pass Navigo peuvent prétendre à un remboursement de 20 euros sur leur forfait. Un site va être créé. Il sera disponible dès le 27 juillet. Des membres du GIGN qui s'en prennent à leur chef, c'est assez rare pour être souligné. Une lettre sous couvert d'anonymat a été envoyé à Hubert Bonneau. Il lui est reproché de manquer de courage pour ne pas avoir engagé ses hommes au Bataclan le 13 novembre dernier. Les syndicats ne sont pas autorisés dans la gendarmerie. La lettre est signée « L'Esprit de l'Inter ». Inter comme intervention. Impossible de savoir combien de personnes se sont associées à cette démarche. 27 morts et une cinquantaine de blessés. Bilan toujours provisoire d'un dramatique accident de train hier en Italie. Deux trains sont entrés en collision dans le sud du pays. Le choc frontal a été d'une extrême violence. Pas d'explication officielle pour le moment. Même si la thèse de l'erreur d'aiguillage est privilégiée Du sport et du foot avec une petite info Mercato, on s'y attendait mais c'est désormais officiel Lucas Digne s'est engagé Avec Barcelone, le latéral gauche Qui appartient au Paris Saint-Germain Devrait signer un contrat De 5 ans avec le club catalan Et puis la grande boucle avec la 11 étape Aujourd'hui, aucune montagne en vue Entre Carcassonne et Montpellier Pour un parcours de 162 km On attend toujours les premières victoires françaises Sur ce tour, en tout cas la première victoire Hier c'est Michael Matthews qui s'est imposé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 C'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite J'ai déconné j'aurais pas dû trahi trahi pas mes peurs. Jamais de la vie Mais je Celle Selfie qui me quoi Me réconforte La seule qui veut bien de moi J'ai déconné j'aurais pas dû Jamais de la vie Mais je Celle qui quoi Me réconforte La seule qui veut bien de moi Malgré mes déconné, qui me Je sais que je recommencer Pourtant c'est fou comme on s'aime Je sais que je recommencer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 Kan kan quand le diable me remet dans le mal, fait que je l'emmène en bas, afin de fumer la white weed, et qu'elle veut me parler à huit clos. Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant j'balance, mais c'était pas la white weed, j'ai fait du mal à ma petite. Le son de l'été, le son des vacances à retrouver dès le matin sur Skyrock dans le Morning Best Necfeu avec Escrou pour, j'aurais pas dû, on prépare designer Maître Gims et Justin Timberlake. Les meilleurs moments du morning de d dans le Morning Best. On est le 13 juillet, veille de jour férié. Jour férié qui dit escroquerie de Romano à retrouver maintenant sur Skyrock. Le légume préféré de Romano, c'est la carotte. Les conseils pas chers sur Skyrock. Voilà, moi c'est Cédric et c'est le concombre. Ah bah écoute, ah, non, chacun non, non. A son truc. C'est bien. Allez, on y va. Moi c'est la courgette. Merci Carriol. Bah la courgette délicieux. Ah bah on imagine. Wallah je t'ai storé. Donc en fait, t'es entreprise de, entreprise de, de, de. Bah de ramassage de poubelles, ramassage d'ordures, mais privé. Hein. Ah donc c'est payant. Eh bah oui. Mais euh, bon, j'en service pour le jour ferré. Quel premier client C'est Michel. Michel. Mmh. Michel. Allô oui, bonjour Michel. Ouais. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Société de ramassage des ordures. Oui, oui c'était pour vous indiquer que ce matin, je vais venir chercher 50 euros. C'est un forfait qu'on fait pour les jours fériés. Sinon, on ramasse pas vos déchets. Ah, bah oui. Ah bon? Eh, bon bah beau, oui. Ça. Ah, bah, cette semaine, euh, monsieur le maire a fait appel à nous et je peux vous dire que ça sera du travail bien fait. Oui, bonjour, je suis monsieur le maire. Je suis avec monsieur, <rire> avec monsieur le maire, là. Oui. On était en train de signer les contrats, on s'est dit, tiens, on va appeler Michel, on va le, on va le faire cracher un peu, oh. 50 balles. 50 ouais, ouais, ouais, bah, les balles, j'ai un fusil, y a pas de souci. Approchez. Ah je vous en mets 50, d'un coup. je <rire> bon, oh eh vais venir dans 5 minutes avec une offre pareille, je veux pas la rater. <rire> Donc je passe dans 5 minutes, Michel Ouais, ouais. Ouais okay. Donc tu prépares les 50 euros, hein ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Parce que euh, j'en ai d'autres à aller euh, pigeonner derrière, moi. Ouais, d'accord. <rire> alors tu fais euh, fissa, quoi, comme on dit. Mm. Ah, ok, euh, mon Michou Ok. Bon, bah, à tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Prépare le fusil, hein Ouais, ouais, Ah oh, bah il est déjà chargé. Hein. Ah, bah, nickel, parfait. <rire> Donne tout quand j'arrive ouais. <rire> Je suis monsieur le maire Vous voulez que monsieur le maire m'accompagne <rire> Non, c'est pas une nécessité. Bon bah j'aiderai tout seul alors. <rire> eh ben tout de suite, Michel tout de suite. Miss, Merci, Au revoir Michel Voilà oui, Et oui. pourquoi j'ai pas le droit de venir alors que je suis Monsieur le maire Bah je sais pas, euh, a priori il apprécie moyen monsieur le maire. <rire> je suis Monsieur le Maire. <rire> eh ben Monsieur le maire, vous êtes te faire caler là. Voilà. Bien joué manop, Ouais. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Eh oui. 6h09h. <rire> bon, le morning de Diffool sur Skyrock. <rire> <rire> <rire> Like a broads in the London, sister to in the family. Credit cards in the scams, hitting the no licks in the van. Legacies family, way and see, they're like a pan. <laughs> Going out like a Montana, honey <laughs> killers on the hands. Legacies family, way and see, packets woke, Danny, selling ball, can't. Been on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then the bullet your panic. Killers on I got broads in Atlanta. the land, switch it to be in the fan, credit cards and the no in the scams, hitting the list in the van. Legacy, family, why you see like a family. Going out like a matan Any killers out of hand legacy, family. why you see, fan, pegging smoke, then celebrate, can not the like magic the chopper go grand. out for granted. They need to pull of your pan, all good killers understand. Hey. panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in the line, twisted domain issue, sipping famine. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer, over to laddershoot. They be anti-rand time, over clavish shoe. I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty of stuff for Bugatti, but look how I tragedy shoe. six, famine, why is he killing no comma? Papa perk, I got slime and gorilla. They come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the counter. Propolis, dance are bigger than the pound, go out to the grimy. For bully, you're pounding, fill up, I'ma flip it. I got bills, pull up in the get it. I got niggas, discount for digits. Say you Make you lot in the money. Know some killers pull off any in the baby. D pull off any killer bacon. Call a villain, fill up, gon' fill it bacon. Lift up in the baby, gon' drill it, babe. Gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, get it. I got cards, yeah, shoot. This how it live Did it all for a ticket. I'm playing the bonds when he's spending the body. Trapped the dawn, doing business, and the brave doing the doing the doing the pimping. I be getting to the chicken, Count to the chicken, and all of my niggas are free. Pound it. Pound it. Panda, panda, panda, I got bras in Atlanta linen, she's the diva in the family Credit cards in the scammers Hitting no licks in the phantom. Legacy's phantom, wayne's he look like a panda Going out like a Montana Honey killers on their hammers. Legacy's phantom, wayne's six pack, packers ball. Selling sellin' ball, can it not the matchula like it? The chopper got ice for granny, the nick bullet you banny, over killers understand the I got broads in the <laughs> Visit no credit cards and the scammers <laughs> Hitting the licks in the bandit yeah. Black and six, fan of YZ, look like a panda no. Going out like a Montana Many no. killers on their hands no. Black at six, fan of <laughs> YZ, bandit Packers for Danny <laughs> Selling both candy hey. Main at the match like Randy hey. The chopper go out for grandma Big hey. nigga, pull up your bandit no. the killers on the stamina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 La chanson du panda designer, le new-yorkais, ça ne passe que sur Skyrock à 6h42. Le morning vest qui se poursuit. On va parler de, de Kim jong un c'est le dictateur nord-coréen. Les pires délires, les pires coups de folie de ce dictateur raconté par Difoul et Romano, c'est juste avant 7h. Et puis la roulette de la matinée, la toute première, à stopper en direct dans, dans moins de 10 minutes. Voilà, on est mercredi matin. Il y en a qui vont se réveiller un petit peu plus tard. Vous êtes les premiers au taquet à écouter Skyrock en ce mercredi matin. Il est normal que vous soyez récompensé avant tout le monde. On vous offre L'enceinte, la Monster flotte, Elle vaut 150 euros On vous la file également avec la triple compile de l'été La triple compile Planet Rap 2016, pour vous inscrire, vous envoyez Roulette au 7-20-20 On va tirer au sort dans moins de 10 minutes C'est imminent, donc allez-y, premier arrivé, premier servi Roulette au 7-20-20 L'horoscope de l'amour aussi à pas louper dans 1 minute 01. Planète Planet 2016 Avec en exclu Joule MHD SCH, escroque, je déconne, ai... j'aurais pas dû, je, les les du, je perdu. soprano, designer, yeah. planète rap 2016, yeah. toutes les bombes Skyrock yeah. sur 3 CD. Bricodepot vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Ouverture auto. Voiture décapotable. Porte garage. Isolation thermique. 40 mm. Grande qualité. Fabrication européenne. Petit prix. 289 euros. La qualité, le prix. Bricodepot, l'essentiel en deux mots. Porte de garage sectionnelle blanche, motorisée, à seulement 289 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 13 juillet dès 7 h Rendez-vous en dépôt et sur Bricodepot.fr. Ouverture exceptionnelle le jeudi 14 juillet dès 8 h Hors dépôt Alsace moselle Et meilleur moment du morning de Di Foule dans 6h-9h sur Skyrock. Best. Juste avant de retrouver Diffou et Romano, votre horoscope de l'amour, on est le mercredi 13 juillet, le week-end qui approche, il est 6h44 et c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse malheureusement pour les Capricornes et pour les Vierges avec la sensation que l'on vous cache quelque chose, 1 sur 5 Gémeaux et Poissons, évitez de, de faire comme tout le monde, soyez audacieux, 2 sur 5 Bélier et Cancer et n'oubliez pas qu'il est important de se plaire à soi-même pour ensuite pouvoir plaire aux autres, 3 sur 5 de puissance amoureuse pour les Scorpions et pour les Versos avec au programme de la Mif, de la Cougar ou encore de la Granny qui, euh, qui s'intéresse à vous. 4 sur 5 pour les taureaux et pour les lions qui réussiront à jouer sur le négatif pour le transformer en positif et ça c'est énorme. Et enfin les balances et les sagittaires, une, une sorte de leader à suivre. Voilà un vrai modèle qui euh, inspire le respect, les balances et les sagittaires. 5 sur 5 de puissance amoureuse. On prépare Maître Gims c'est Justin Timberlake et tout de suite un nouvel épisode du Morning de Difool. Et on va faire maintenant, on va se cultiver un petit peu, parce que dans le morning, on fait des conneries, bon, c'est sûr. Mais également, on Pas apprend que... des choses, exactement. Alors, Et on King, apprend uh, des King choses uh, une. concernant maintenant la géopolitique mondiale. Wow. Vous, vous connaissez Kim Jong-un? Oui, oui, le, ouais. le dictateur nord-coréen. Celui qui a une tête toute ronde, on dirait un ballon. Ouais, c'est ça, avec sa coupe de <rire> cheveux coupe de merde. Sur le ouais. côté, là. On peut parler mal de lui parce qu'on est en France. On a, on a le droit. Vive la France. Ouais. Quand <rire> tu fais ça dans son pays. <rire> Ah ouais n'hésite euh, ouais. pas. Là hier il y avait un reportage sur la télé euh, depuis qu'il est en poste euh, ça fait euh, quatre pas, ans. Ouais quatre ans. Il a euh, il a fait de, ce qu'on appelle du nettoyage. Oui. Il a tué euh, 160 personnes de son entourage. De, de ses, son oui. entourage. Ah, bon, Donc, ses amis proches, <rire> sa famille. Ouais. c'est vrai. Des, non, mais des ministres qui étaient avec lui du jour au lendemain il les veut plus, il les bute. Son oui. oncle il l'a fait buter euh, sur la place publique. Son oncle. Oui. Et il a oh, même fait euh, euh, quelqu'un d'autre de la famille, je crois que c'était son oncle aussi. Il l'a fait manger par des Ah, vrai. oui. Ouais. Ou sinon, y a, y a... Alors, je ne sais pas si c'est un membre de sa famille, y a il un est mec... terrorisé. Il ouais. <rire> y a un mec qui l'a mis sur un terrain militaire et ils ont tiré des missiles sur lui. Des missiles pour il faire des, des de missiles. Des missiles, carrément. Non, mais le mec, c'est un taré. C'est pas ton l'exagération. Genre lance roquettes et tout, le mec. <rire> <rire> c'est donc le président coréen qui Jong-un. Et on a avec nous Romain en direct de Corée. Non, en direct de Vélizy, dans le 78. Salut Romain. Salut les gars Salut Romain Salut Romain, nous, Salut, Romain. Nous, nous écoutons la musique <rire> écrite par King Jong-un. Ah qu'il a vraiment tous les talents ce monsieur. Ouais le mec sait écrire tout. Alors je vais vous dire des trucs, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Mm -hmm. Romain, c'est toi qui joues, ouais, avec nous. Vas-y. Kim Jong-un impose que tous les Coréens portent sa coupe de cheveux. C'est un truc dont on avait parlé dans le ah, morning, oui. est-ce que c'est vrai est-ce que c'est euh... faux euh, Je pense que c'est... Ouais, C'est vrai, je pense. C'est vrai, en effet, oui. Il a donc imposé à tous les euh, Coréens d'avoir la même coupe de cheveux que lui. Eh ben... C'est comme si François Hollande disait, maintenant vous êtes tous chauves les Français. Ouais. Les petits les grands tout le monde. Ouais hein. ouais, tout le monde. Euh... Oui. D'ailleurs, tu le vois à la télé quand il est entouré. Bon, à part ceux qui sont chauves justement qui peuvent pas faire sa coupe forcément. Oh, ils en ont pas pour longtemps. Eux. <rire> ouais. <rire> ouais. ouais. Quand je des cheveux, ils ont exactement la même coupe que lui. Bon, en même temps, euh, il te dit ça ou sinon il te bute. Donc, ah, ouais, ils, ils ont, ont pas je fais la coupe, ouais. ouais du coup. Euh... C'est pratique quand tu es coiffeur, tu as une coupe de cheveux à faire. C'est vrai, ouais. <rire> King Jung un a été élu l'homme le plus sexy de l'année 2012 en Corée. Vrai ou faux <rire> Ouais, Faux Mais non c'est vrai oh, Malgré la fou. gueule qu'il a C'est l'homme le plus sexy Oui les machins ah, ouais, dessus, ouais, ouais. Hein, est Ils ont un le choix moi. Oui qu'en même temps C'est lui qui a dû faire l'élection Donc forcément euh, oui. C'était le seul <rire> ouais, ça. Alors Selon les manuels d'état Donc ce qu'on trouve Dans euh, dans les écoles par exemple Pour apprendre aux élèves King Jong-un euh, Non son papa King Jong-il Ne produisait ni sel Ni urine Autrement dit Il allait ni chier Ni faire pipi Ah Mais il faisait comment euh, Vrai ou faux, ça Non, c'est vrai. Oh. Ah ouais C'est vrai, oui. Il, donc, dans les manuels, le papa de King Jong-un ne faisait ni caca ni pipi. Eh ben. Eh euh, ben. Qu'est-ce que j'ai de sympa Il a un incroyable talent, lui. Ah euh, ouais, King Jong-un y a, a annoncé qu'il avait couché avec Rihanna et Beyoncé ensemble. Vrai <rire> ou faux Ouais, faux. Ouais, ouais. ça, c'est faux. ah. C'est vrai euh, King Jong-un a fait fusiller un ministre Parce qu'il s'était endormi pendant un défilé militaire Vrai ou faux ouais, C'est vrai C'est vrai. Ouais, ça, vrai, ouais. Ah, ouais. vrai. <rire> euh, King Jong-un a dit qu'il avait écrit 1500 livres et 6 opéras Seulement pendant ses études 1500 livres et euh... 6 opéras Vrai ou faux Ouais, ouais C'est vrai ouais. C'est vrai. King Jong-un a annoncé qu'il avait gagné le... la coupe du monde de football Avec son équipe nationale En étant euh, à tous les postes Vrai ou faux <rire> Oui, c'est faux. Par ah contre, là il là oui. annonce qu'il est un des meilleurs joueurs du monde, mais qu'il n'a pas le temps de jouer dans l'équipe, car il a beaucoup trop de travail. Ouais. Ah bah, ah bah ouais. Ouais. Oui. Et King Jong-un a annoncé qu'il était l'inventeur du hamburger. Vrai ou faux ah Ouais <rire> C'est vrai. Ah ouais? Oui, oui, il a lui-même. Ah, c'est ah, lui, avant... lui qui a inventé. Ah. donc lui. Ronald McDonald, c'est lui. Ah eh ouais? Bravo. <rire> oui. Il lui ressemble un peu, ouais. Et eh ouais, et King Jong-un a un pénis de 54 cm, vrai ou faux? <rire> faux. Non, c'est faux. Ah, ah. Désolé de te décevoir, Romain. Ah. Tu as plus de bonnes réponses que de mauvaises. C'est bien, Romain. Eh, c'est bien. Bon, c'est gagné, Romain. Ouais. Bravo. On Ça va, va t'offrir un beau cadeau Skyrock. Tu choisis, on a des jeux, on a les euh, t-shirts de foot, on a ce que tu veux, tu choisis. Ah, tiens, mais il y a une dernière info, Dr X là. Oui. Il a fait exécuter son cousin parce qu'il avait oublié de lui souhaiter son oh, anniversaire. Sérieux <rire> Et <Voilà. il rire> vole pas avec ça. Ah, ouais. ah, ça, ah, il ouais. pas. Voilà, ça se passe en Corée. C'est. Ouais, euh, ah, les pauvres Coréens du Nord. Ouais. La super vie de famille de euh, King Jong-un. C'est ça. Mm -hmm. C'est comme ça qu'il s'appelle. on vous tient au courant. Salut Romain, bonne journée à toi. Salut Romain oui, Merci, bonne journée, ça y oh, est, 6h, 9h. Le morning de Diffool sur Skyrock. Je ne t'ai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 Tout gâché dans, les rues, elle et dans la Et Ma beauté, Maître Gims sur Skyrock 6h52, Maître Gims qui prépare une grande tournée Skyrock à la rentrée, on aura l'occasion d'en reparler très bientôt et de vous offrir vos invites Morning Best qui se poursuit, les pas chers de Romano ça se prépare, Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake tout ça juste après la roulette Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planète Trap 2016 ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat Ouais Kevin Salut Vincent, salut Skyrock <rire> Ça va Kevin Ça va et toi Super, 28 ans, t'es à Brest et t'as été le premier de la matinée à avoir été tiré au sort. On attaque au taquet, comme ça, dès le matin. Ah bah avec... je suis, je suis super content. Ouais. Va falloir gagner des cadeaux maintenant, Kevin. C'est bien beau d'être en direct ouais. pour la roulette, mais si tu tombes sur une case vide, tu vas être un peu moins co content. Bon, bon, Kevin, le, ah ouais, le Brestois à l'intérieur en jeu, l'enceinte à la Monster Backflow dans la roulette. Plus, la triple compil Planetrap 2016. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Quand tu veux, tu christophe ! Attention, mon kiki la roulette qui s'arrête, sur, sur, sur, sur, sur. Toi, il y a la triple compile Planetrap 2016, il y a tous les sons de l'été à l'intérieur du joule du MHD Maître Guim, 16 crews, euh, as, t'as tout le monde, un designer, les fifth harmony, la totale et et, et l'enceinte, la Monster Backfloat. Ah bah, je suis super content, je suis vraiment heureux. Voilà allez, merci pour toi. 40. Bravo à toi, l'enceinte plus la compile, un petit 180 euros de cadeau comme ça dès le matin, bim, pour attaquer la journée. Ça ah, fait c'est clair. Ça fait plaisir. Ça ça fait fait. plaisir. Voilà Kevin, clair. bon courage à merci toi, bonne journée, à bientôt. Merci. salut, Ciao, longtemps. ciao, ciao, ciao salut. Kevin, et d'autres roulettes à stopper dans la matinée. Ça peut retourner à n'importe quel moment. 100 places à gagner pour le deuxième stade en France de Rihanna. This is Rihanna. Le 19 juillet au Grand Stade de Lyon. Dès que tu entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna au 72020 et gagne 5 places pour aller voir Rihanna en concert avec Skyrock. So et 5 places Rihanna a gagné au 72020. 65 centimes plus coup d'un SMS.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 Mieją moment du morning de D-Fool. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body But when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You on like the way we rock it, so don't stop.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 sur Skyrock on a été la première radio européenne à vous le passer numéro 1 des ventes de son en France et aux états unis Can't Stop the Feeling c'est Justin Timberlake 6h-9h <rire> sur Skyrock Morning Best, best. Morning les meilleurs moments du morning de Diffoul pratiquement 6h59 au taquet pour attaquer cette nouvelle journée, nouvelle matinée, le mercredi 13 juillet, le week-end qui se prépare, et ça, ça fait super plaisir, on est avec vous, avec les meilleurs moments du Morning de DiFool. les vacances également qui se préparent pour pas mal d'entre vous, qui a déjà eu un, un, un problème d'hébergement pendant les vacances, on va parler de tout ça dans les conseils pas chers de Romanon, on est le 13 juillet également, on est à J-2, de l'arrivée de Rihanna en France, sa première date, ça sera vendredi avec Skyrock à l'Alliance Rivera de Nice, ça fait des mois et des mois qu'on en parle, Rihanna qui est tranquillement actuellement avec Guy voilà elle se prépare il s'échauffe tous les deux il prépare la grande tournée Skyrock Rihanna qui sera également mardi prochain du côté du nouveau stade de Lyon après elle va passer à Lille et au stade de France à Paris Saint-Denis on a des invites des places à par 5 à vous offrir principe du jeu très très simple restez au taquet dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna vous envoyez Rihanna au 7 à 20-20 et vous repartez avec vos places par 5 pour le son dans quelques secondes on va écouter les Major Laser. c'est boum boum boum Juste après l'actuel sport, Rémi, c'est parti, on y va, on attaque tout de suite avec le temps. Bah ouais, c'est encore pas terrible aujourd'hui le temps. On a des averses sur une grande partie du pays avec des orages prévus même cet après-midi sur une large moitié est. La pluie concernera toutes les régions à un moment ou à un autre hein, de la journée, sauf en Méditerranée où le soleil s'impose largement. La bonne nouvelle, c'est que ça ira un petit peu mieux demain et puis crescendo comme ça jusqu'au week-end, vendredi, samedi, dimanche, logiquement. Très beau temps, on aura l'occasion d'en reparler. Les températures ce matin, 10 degrés à Laval, 11 à Nantes, 12 à Lille et à Saint-Etienne, 13 à Paris et à Auxerre. 14 à Bordeaux, 15 à Lyon, 17 à Nîmes, 19 à Marseille, 23 à Nice. Et dans l'après-midi, il fera 17 au Havre, 18 à Lille, 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Nantes et à Paris, 21 à Strasbourg, 22 à Toulouse et à Lyon, 25 à Marseille, 27 à Montpellier et 30 sur la promenade des Anglais, niçoise. Nice la pollution et c'est bien mieux aujourd'hui, les indices sont compris ce matin entre 2 et 4. Bon, ça monte quand même à 5 sur Marseille, Nice et Ajaccio. Biobi, Bruno Mars, Vita, Jules et Drake qui se préparent pour le son, là on y va pour la queue. Moins d'options, moins d'épreuves et un calendrier plus équilibré, Rien Rien n'est fait, rien n'est décidé, mais le bac pourrait bientôt se refaire une petite santé. C'est la volonté, en tout cas, de la ministre de l'éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, un, un toit à étage de l'examen, comme elle l'a annoncé hier, même s'il est exclu, hein, de basculer euh, vers du contrôle continu. Une réflexion sera abordée prochainement. D'ici là, le budget de l'éducation va être augmenté de 3 milliards d'euros l'année prochaine. Il n'est pas officiellement candidat, mais le pas en avant est clairement fait. Emmanuel Macron s'est exprimé en meeting hier soir à la mutualité de Paris, ambiance survoltée devant 3000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 france Hollande, une somme rondelette que s'est procurée le canard enchaîné, facture à l'appui le contrat porte sur les 50 mandats et le calcul est vite fait, le coiffeur du président aura donc gagné à la fin du quinquennat 593 700 euros allez Nicolas Sarkozy de son côté avait embauché une maquilleuse pour un salaire mensuel de 8000 euros, un discours teinté d'émotion et de gravité, Barack Obama s'est rendu à Dallas après la fusillade qui a coûté la vie à 5 policiers la semaine dernière le président s'est montré rassembleur et appel à l'apaisement, il estime que l'Amérique n'est pas aussi divisée qu'on veut le faire croire L'image symbolique a été le couple présidentiel main dans la main avec l'ex-président républicain Georges W. Bush. Quelle ville accueillera la finale de la Coupe de France l'année prochaine Après 22 ans de bons et loyaux services, la finale ne se jouera plus à Paris au Stade de France. Décision prise hier par le patron de la FP, Didier Quillot. Trois villes sont candidates, Lille, Bordeaux et Lyon. On aura la réponse cet automne. Et puis du basket, pas de billet pour Rio pour Evan Fournier, celui qui a marqué le plus de points des bleus en NBA avec son équipe d'Orlando cette année. ne jouera pas les JO. L'arrière du Magic a dû rester sur le continent américain et n'a pas pu participer au tournoi de califaux olympiques de Manille. Vincent Collet qui avait annoncé privilégié les joueurs qui ont mouillé le maillot ne l'a donc pas retenu pour les jeux. Coup dur pour celui qui disait s'entraîner dur pour l'échéance malgré tout. Ce sera certainement un des piliers de cette équipe de France après le départ de la génération Parker. Il a encore de très belles années devant lui. Oui, on espère que les Bleus vont nous faire quelque chose aux Jeux olympiques. On y croit. Une équipe va du... Pourquoi pas défoncer les Américains Allez, on y croit. Ah, oui. Et toi, Rémi, on va te retrouver tout à l'heure pour l'actuel sport. À <laughs> Six or nine h on Skyrock Morning Best, the morning show. The best. moment morning morning The best. The morning show. a best. a The best. a morning show. The best. The morning a The best. The morning show. The best. The The tempo hey. Is you really with the shit, though? Shit, though. Really, is you really with the shit, though? Shit, though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons will be a need to pile up. Oh. Fuck niggas, hate real niggas. Get money, get money. All motherfuckers. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, ass, bitch. Yeah. After the club, smash smashing. We'll compose home pass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 Premier sur les nouveautés, c'est Skyrock, Major Laser sur Skyrock avec Boom à 7h06. Premier sur la déconne, c'est Skyrock avec les meilleurs moments du morning de Diffoul à retrouver tous les matins sur Skyrock dans le morning vest entre 6h et 9h. C'est l'heure de parler des vacances maintenant dans les conseils pas chers de Romano avec B.O.B. et Bruno Mars pour Nothing New. et Vita et Joule aussi avec ça les dérange. La dernière fois que Romano a lâché un pourboire. Ben, c'est jamais arrivé. Les conseils pas chers sur Skyrock. Direction les vacances et les problèmes d'hébergement ce matin, puisque c'est le principal problème qui peut te gâcher les vacances ou les week-ends. Y a d'ailleurs, euh, Noémie nous a envoyé un message. Hôtel loué sur Internet, deux points, escroquerie. Ça ressemblait pas du tout aux photos du site. Les chambres étaient dégueulasses et pas isolées du bruit. On a passé quinze jours d'horreur. <rire> Merci à toi, Noémie. Un gros bisou à toi. Et ah bah, de sinon... toute façon, ouais, ça... sur Internet, ils vont pas te mettre les chambres les plus pétées. En général, ils te mettent le meilleur truc. Des fois, il y a une chambre de refête dans l'hôtel, ils mettent celle là -dessus sur les sites genre TripAdvisor les trucs comme ça et Paolo lui inondation au camping orage de fou inondation au camping ça nous a gâché la moitié du séjour alors les problèmes d'hébergement pendant les vacances pendant les week-ends ça existe et bien justement ce matin on en profite pour gagner je suis un client mécontent ah tu es client et tu es mécontent ah pas content mais pourquoi ah bah parce que c'était dégueulasse chez qui on va Cédric c'est un hôtel non non mais donne pas le nom d'accord Caladisol. Ah voilà. voilà. C'est parfait. C'est encore. Bonjour. Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Je suis un client très mécontent. Oui. Oui. Je suis venu la semaine dernière avec ma petite famille. Oui. Et oui. alors la chambre était dans un état. Jésus-Marie-Joseph. Jésus-Marie. Ah, j'ai Jésus ah, jamais vu ça. <rire> jamais. Alors, est-ce que vous pourriez me donner votre numéro de chambre, s'il vous plaît La 228. <rire> <rire> Dommage. Elle n'existe pas. À mon avis, il n'y en a pas alors, Attendez, monsieur, j'ai passé le, le, le, mon séjour à boire, étant donné que la 3. C'est peut-être la 28, ou, juste ou la, la, 28, 200, euh, ouais. la 201 La ah, 201. C'était la 3, je crois. D'accord. Voilà. Il n'y en a pas non plus. Ah, ben il n'y en a pas non plus. C'est combien de chambres vous avez, des, vous avez deux chambres alors C'est la 2 alors Ça va être compliqué. Non, mais j'étais euh, au premier étage. Alors, au premier étage. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, <rire> y pas d'étage. On est en cave. Vous avez un étage au moins. Oui, nous avons quand même un étage. Ah. Oui. Allez, écoutez, moi je veux bien revenir à condition de m'offrir quelques jours de vacances gratuites. <rire> Donc, ça ne me dérange si, pas. Il faudra que j'en parle à ma direction. Ah, ben écoutez, parce qu'en en fait là, ce qui se passe, c'est que je suis à 5 minutes de votre hôtel avec ma valise. Oui. Le mieux, c'est peut-être que je vienne directement. Voilà, je pense. Ah, ben je viens, je m'installe à côté de vous. Et quand <rire> vos patrons arrivent, on va régler ça. <rire> bon. C'est bien, je ouais. vous attends. Eh ben, je vous dis à tout de suite. Gros tout de suite monsieur. Gros bisous, à tout de merci suite. à tout de suite. En tout merci, cas, vous êtes à sympathique. À oui, c'est vrai, au moins oui. joue pas comme tout. Bah, ouais. y a moi ça. Et eh voilà. Bon, c'est pour le fort, mais direction l'hôtel. Eh ben voilà. Et hop, des petites vacances gratuites. T'as géré tes vacances en Corse Ah y ouais, voilà. en Corse facile, ouais. ouais, ouais. Ah bah très bien. C'est joli ah, là, pas mal C'est super. 6h 9h. Moi les shows. Le morning de Diffoul sur Skyrock. I could be chasing, but my time would be wasted They got nothing on you, baby Yeah. Nothing on you, Nothing, Nothing on you, baby Nothing on you, yeah. I know we do it here non-stop. May 31st is when the album drops Yes, B.O.B., and I'm a sky rock Wish my girl what it is, you know rock Everywhere I go, chilling in the coast Maybe on a boat Coast. Everywhere I go, you know I'm finna float Because I'm on the green and that is what I blow There's so much nonsense on my conscience I'm thinking maybe I should get it out And I don't want to sound redundant But I was wondering if there was something, that you, something that you wanna know But never mind that, we should let it go It's like a Nintendo 64 Skyrock, yeah Skyrock, c'est la familia Beautiful girls All over the world I could be chased. But my time would be wasted Now think about it. I been to London, yeah. been to Paris. Yeah. where they in Tokyo. Tokyo. Back home down in Georgia. Yeah. To New Orleans. Yeah. But you always did show. Wanna be yeah. Morning de Dee Fouling Pest 6h09h sur Skyrock best. Quand je parle je fais Rester frais j'essaie Tu crois que j'en fais trop On peut tous glisser Il y a que Dieu qui sait Je me dis quand j'en sais trop Ils m'ont fatigués, są pleine de sale idzie, font que m'analyser Moi je tiens toujours ma parole Oh na na na m'ont fatigués, są pleine de sale idées, à trop m'analyser Moi je tiens toujours ma parole Toujours ma parole Vas-y, y laissez parler, vas-y, laissez faire Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire J'ai des ton mal parés, dans deux sales affaires Mon marche à la parole, J'suis ça les dérange Chcę, les c'est on na rien à foutre. Pas, pas, pas de bluff, pas d'effets, on est comme on est. Crois pas que j'en fais trop, on est les mêmes en vrai. Je regarde la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de salles, comme moi ma parole. Ils m'ont fatigué, trop prendre de sa idée, à trop m'analyser, moi je tiens toujours ma parole, toujours ma parole Vas-y laissez parler, vas-y laissez faire Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire jean plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire J'ai des potons mal parés, dans deux salles affaires Nous on marche à la fin J'ai saint les déranges J'exale les démanges Je prends son mot, nous on marche à la fin On n'en a rien à foutre Je crois qu'ils m'ont pris pour elle Je peux rien faire, c'est pas ma faute Ça parle, ça rigole On oh Dieu, le promesses, de nos paroles Et qu'est-ce que ça peut te foutre qu Qu'est-ce ça peut te foutre Nous on va d'où on, on, on vient Rien à faire, je trace ma route Tu marche à, à la parole, parole. Vas-y, laisse-les parler Vas-y, laisse-les faire Moi, je vais pas m'en aller Je vais pas me laisser faire Je traîne plus dans vos soirées J'en ai rien à faire J'ai des potons mal parés Dans deux sales affaires Nous, on marche à la parole C'est que ça les dérange Il démange, je suis plein son monde, mon marcher à nie Mercredi matin, 7h16, déjà le week-end, long week-end férié qui se prépare. Le week-end du 14 juillet, on prépare tout ça avec toute la déconne de Difoul les Romano, les meilleurs moments du morning. Alors attention, question, qui serait prêt et pour combien à manger des chips et boire du coca pendant 6 semaines Uniquement des chips et du coca pendant 6 semaines. Seriez-vous prêt à le faire et pour combien On va parler de tout ça avec Difoul les Romano, ça sera juste avant 7h30. L'un des gros sons de l'été aussi Découvert sur Skyrock lui aussi, Drake Drake avec One Dance a écouté tout de suite Et son prano avec le Diable ne s'habille plus en Prada Sur Skyrock Le Fa Le Fa De la section d'assaut est de retour avec un nouveau tube Rappelle-la à découvrir d'urgence Sur l'album Monsieur Fall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 6 h 9 h sur Skyrock, Morning Best. Best. Morning Les meilleurs moments du morning de Dee Fool. Baby, I like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 I'll take it slow, make you lose control. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, cause it you're down I need a wait, wait, wait, wait, a more time Les meilleurs moments du morning de Diffool. 6h neuf h sur Skyrock. Morning show. à Marseille, on va retrouver Yanni. Bonjour Yanni. Bonjour. Bonjour Alors j'ai posé une petite question il y a un instant C'est la question de sélection Donc euh, question qui va te permettre d'engranger 300 euros Après il faudra les garder Qu'est-ce qu'on qu qu vous a demandé Ah oui, l'histoire de la Suisse Où un euh, centre hospitalier veut des cobayes En gros c'est ça on cherche des cobayes ouais, ça vrai, ça. Ça, ouais. Il faut manger des chips, boire du coca pendant 6 semaines Et combien ils te payent pour manger des chips Et boire du coca Mais que ça, c'est un, mm -hmm. petit, un petit test Pendant 6 euh, semaines C'est 2700 euros. C'est pas mal. Ah bah c'est ah ouais, ah ouais. ça va, ouais. hey, 2700 euros. C'est mo Moi j'ai déjà bu du coca. On peut me donner un peu la moitié non, <rire> non, les chips. Si j'ai pas non, les, chips. les chips dedans. Oh, Romano, je prendrais 1350 si tu veux. Bah ouais, non, mais c'est pas moi qui paye. Ah bah pourquoi je, je fais le test. Ah, je ne suis pas l'hôpital de Suisse. Bon, dommage. Mais en tout cas, c'est un truc qu'on qu peut faire en Suisse. C'est une étude de nutrition 2700 euros. Tu le ferais toi ou pas, euh, Yanni Euh, franchement, ouais. Ah, on te file 2700 euros pour vous faire que sa carriole, tu le ferais Bien, mais ce, bien sûr. Quitte à devenir euh, grosse comme une bonbonne. Ouais. Ouais, tu le ferais. Bon, ouais. Cédric, tu le fais toi Ah, bah je le toi, bien, fais déjà, moi. Voilà. Mais sans contrôle médical. Et finalement. je rajoute des grecs derrière moi. Et sans <rire> se faire payer, euh, Cédric. Bon, Romano, tu ferais toi 2700 euros pour vous faire que ça pendant 6 semaines C'est 6 semaines ou 2 semaines 6 semaines. 6 ouais. semaines. Ouais, ouais peut par contre, les chips sous petit neige, bon. Ouais puis, au bout de six semaines, je pense oui, je que. Je pense les chips, que les Moi, j'adore les chips, mais. Même à midi, même le soir, les chips. Mais est-ce t'as le droit de changer de goût de chips Oui, bien sûr. On a, bien sûr. <rire> ah, évidemment, ouais. Évidemment. Ah, mais... bon, bah, tant mieux alors. Alors, la question, maintenant, puisqu'on joue au ChronoTune, je vais te la donner. Alors, attention, tu as 300 euros en stock. On a mis le jingle. Et le ChronoTune. Tu sois plus rapide que le Chrono et on empoche on... la thune. Tu connais le principe, Yannick Ouais, ouais. Je te pose une question, t'as 30 secondes pour répondre. Et toutes les secondes, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Dix, 10€ sans vol. aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, 10 euros s'envolent. On va te parler coca ce matin Cite-moi 5 différents coca Ouais, on pense que c'est facile comme ça Mais attention, c'est pas simple Je lance le chrono, c'est parti Top euh, Sucre naturel, light, zéro mmh. euh, euh, À la cerise Oui Et le citron oui, euh, oui, oui, Oui, oui, et vanille, euh, et, euh, sans caféine, Et zéro, et cherry, et cerise, il a dit. Oui, eh bien, tu viens de gagner, mais alors, rapide, toi, dis donc. Grâce au Coca-Cola. Coca-Cola, comme il fait gagner comme ça. Eh bien, ça fait 210 euros. Oh. Oh. Bien. Eh ah. bon, bon. c'est bien. bravo. Bravo, coca Bien joué. Bien joué. Bip, Bip. Ouais. Félicitations. Donc, tu reçois ton chèque de 210 euros très très vite à Marseille. Et t'as même d'ailleurs JC qui vient de te dire. Bravo le Marseillais, JC qui vient du 13. Ça se soutient entre Marseillais. Merci pour ton message, JC. JC. Salut Yannis. <rire> Salut Chalut. Chalut, h 9h. Moi, les shows. Le morning de Default sur Skyrock. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche.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 Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu Certains pays rétrécissent mais bon, restent silencieux Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la beu.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 Jab s'habille plus en oh, oh, oh. le Jab s'habille plus en padane. Oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait des poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'amfit sur le globe. Depuis, on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépasser son maître. Oui, l'élève a dépasser son maître. Oui. ne s'habille plus en Prada la nouvelle de Soprano sur Skyrock c'est un son que vous retrouvez sur la triple compile Planète Rap 2016 la triple compile de l'été vous allez la voir un petit peu partout euh, dans les grandes surfaces avec le beau sk logo Skyrock dessus la triple compile a chopé toute la journée dans la roulette avec l'enceinte la Monster Backfloat la première roulette de la matinée qui a déjà tourné avec Kevin de, de Brest et vous restez bien à l'écoute on reprendra des inscriptions dans le cours de la matinée Morning, best. morning, best. Heures, heures, morning best. les meilleurs moments du morning de default sur Skyrock, Skyrock. mercredi matin Bon réveil et bon début de matinée à vous tous Il est 7h29 le mercredi 13 juillet Un mercredi un petit peu spécial Puisqu'on fait déjà le week-end Avec toute la déconne de Difoul et Romano Les meilleurs moments du morning de Foul On va parler régime, c'est un petit peu la période En cette période de vacances, on va vous donner Le classement européen des femmes les plus minces Mike Posner pour le son I took your opinion, Réveil de star a surtout pas loupé à 8h moins 10 on retrouvera Jean-Paul Rouve et les tuches pour euh, réveiller <rire> des familles le réveil de star dans moins de 20 tuches minutes. Les yeah et l'actu le sport Rémi, on y va tout de suite le eh ouais. temps pour aujourd'hui. Oh bah c'est pas terrible encore aujourd'hui on a des averses sur une grande partie du pays avec des orages prévus cet après-midi sur une large moitié est. La pluie concernera toutes les régions un moment ou un autre de la journée sauf en Méditerranée où le soleil s'impose largement pas d'inquiétude ça va aller mieux au fil des jours demain ça s'améliore un petit peu et puis euh, ensuite vendredi samedi et dimanche là vraiment ce sera un beau soleil surtout pour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 envoyé à Hubert Bonneau. Il lui est reproché d'avoir manqué de courage pour ne pas avoir engagé ses hommes au Bataclan le 13 novembre dernier. Les syndicats ne sont pas autorisés. Dans la gendarmerie, la lettre est signée l'esprit de l'Inter. Inter comme intervention. Impossible de savoir combien de personnes se sont associées à cette démarche. Le Royaume-Uni aura ce soir un nouveau Premier ministre, ou plutôt une nouvelle Première Ministre. Theresa May, qui est encore pendant quelques heures ministre de l'Intérieur, entrera au 10 Downing Street de Londres, en lieu et place de David Cameron. Celle qui est eurosceptique, s'est finalement ralliée au pro-UE. La tâche qui l'attend est lourde puisqu'elle va devoir négocier au mieux le départ du Royaume-Uni après le référendum du Brexit. Ce sera la seconde femme à diriger le pays après Margaret Thatcher. C'est la sensation du moment, vous en avez peut-être entendu parler. Les Pokémon sont de retour avec un concept novateur et c'est un véritable carton mondial qui concerne euh, bah, tout le monde, tous les âges de 7 à 77 ans. Nintendo a mis en ligne gratuitement sur smartphone un jeu vidéo qui a déjà été téléchargé. Euh, plus de 7 millions de fois, son nom, Pokémon Go. Vous êtes dans la rue, en fait, vous vous promenez et sur votre écran eh bien, vont apparaître les petites créatures créées en 1996. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Une fois que vous voyez les petites bestioles virtuelles, et eh bien le but, comme dans le dessin animé, c'est tout simplement de les capturer. L'application n'est pas encore dispo en Europe, donc en France, mais d'ores et déjà, le jeu le plus rentable sur les plateformes de téléchargement, ça fonctionne tellement bien euh, aux Etats-Unis et en Australie que le département de la justice a balancé un tweet avec Pikachu en photo pour dire qu'il était interdit de venir chasser dans leurs locaux. Du sport et du foot avec une info Mercato, on s'y attendait, c'est désormais officiel. lucadigne Digne s'est engagé avec Barcelone, le latéral gauche bah, devrait s'engager pour 5 ans, il quitte donc le Paris-Saint-Germain. Et puis la grande boucle avec la 11 e étape aujourd'hui, aucune montagne en vue entre Carcassonne et Montpellier sur un parcours de 162 km On attend toujours une première victoire française sur, sur ce tour, elle tarde à arriver. Hier c'est Michael Matthews qui s'est imposé à Revelle, Chris Froome reste en jaune. Et toi Rémi, le retour tout à l'heure Yeah, so pour cool. it, it la I'm I drive a sports car just to poop.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 That's so good. That's so good.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 à 7h36, le son de Mike Posner sur Skyrock dans le Morning Best de la déconne et des cadeaux tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h des cadeaux avec la tournée Skyrock de Rihanna on est à J-2 de la première date, ça sera vendredi du côté de l'Alliance Rivera de Nice mardi prochain, Rihanna qui sera au Parc OL à Lyon, on a des invites à vous offrir en ce mercredi matin pour la deuxième date qui aura lieu donc mardi soir du côté de Lyon principe du jeu super simple, restez attentif dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7-20-20, repartez avec vos places par 5. Je peux vous dire qu'il y a déjà un titre de Rihanna qui est prévu d'ici à 8h. y en aura-t-il un deuxième derrière Peut-être. Restez bien à l'écoute pour gagner Rihanna sur Skyrock, le morning de Diffool. les meilleurs moments de l'émission, nouvel épisode maintenant. Et euh, SCH aussi, le Marseillais, avec Allo Moment. J'ai une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour vous ce matin, avec le classement européen des femmes les plus minces. Ah Oui, parce que souvent les filles, vous aimez bien perdre quelques kilos. Genre vous avez perdu 500 grammes. Je suis trop grand. Si on, et Si on vous le fait pas remarquer, vous nous faites une crise. Mais c'est, tu me regardes plus. Je fais des efforts ouais. pour rien. Ouais. Ouais. Bon, attends, bon 500 grammes, ma chérie, c'est pas. Euh, ah, tu me pas regardes plus. Ça pas super tu pars, voyant en fait, ouais. aussi, <rire> tu me regardes plus comme avant. Ah non. Ah bah non, je ah peux, peux plus. Regarde, tu n'as même pas vu que j'ai perdu 500 grammes. Ah bah non, non, j'ai pas vu. Ça ne <rire> pas ma chérie. Pas <rire> pas vu. Alors, les Français sont les plus minces d'Europe, mais il y a 10% des Françaises qui s'acceptent comme elles sont. Quand on fait le classement européen des femmes les plus minces, c'est les françaises qui arrivent première. Bravo les filles. Ah bah bravo, bravo. Euh... bravo. Taïman, Après, on peut être un peu... Euh, peu, peu, peu. On va avoir quelques petits bourrelets, ça peut être sympa aussi. Il y en a ah, qui aiment, dire, on peut être mince et avoir une sale gueule, hein. Exactement. Donc, veut... vrai. bon, en tout cas, c'est un critère. Première, les Françaises. Deuxième, les Italiennes. Troisième, les Autrichiennes. Ouais. Voici les trois nationalités des filles les plus minces en Europe. Et si on prend au classement mondial, eh ben, on est quand même super bien classé. Ah ouais Mais oui, parce qu'on est troisième du classement mondial. Tu prends tous les pays du monde, les Françaises sont les plus minces. On est sur le podium. Et est qui les deux Der premiers? Derrière les Philippines et derrière les Coréennes. Ah, Coréennes, Philippines elles sont plus minces que nous. Sinon, mmh les Françaises, on est troisième ah au classement mondial. C'est ouais. pas mal. les bah filles. Ouais, bon, bah voyez les filles. Et Il faut pour tous les goûts. Oui. Skyrock, la radio qui vous donne des bonnes nouvelles, quoi qu'il arrive, dans le morning. La voilà la bonne nouvelle. Et on a Marouane au téléphone, au téléphone avec nous en direct de Nice. Bonjour Marouane. Et bonjour. Salut Marwan. Salut Marouane. Marouane. Marouane. Marouane. Ah. Marouane. c'est toi qui aime les filles bien en chair, toi Marwan. Eh Et oui. Eh Et <rire> oui. oui. <Et> oui. <rire> Ça, c'est pour faire plaisir à toutes les filles qui se trouvent un petit peu potelées, un petit peu Euh, un petit peu bouboule un petit peu bouboule ce matin avec, avec Donc, la viande avec la viande avec la il viande ah, ah, t'aimes <rire> quand il y a de la bidoche il <rire> <l> aime <rire> manger quoi comme c'est romantique <rire> t'as 22 ans toi Marouane c'est ça et oui et quand tu vas draguer une meuf toi tu, tu, tu, tu je sais pas t'as plein plein plein de meufs tu, ton œil s'arrête plutôt vers, euh, vers la fille qui est bien en chair Voilà. Très bien. Et les filles minces, t'aimes pas du tout. Cariole est dégoûtée. Pas du tout avec Cariole, <rire> elle est un peu arato dans la gorge. Et voilà. Ouais, on les sacs d'os, j'aime pas ça Cariole. Ouais, euh, je okay. merci Marwan. <rire> ça pique. Ça pique les os. Ça, <rire> ça pique. C'est vrai, tu sens les os. Ouais ouais. <rire> mais j'ai des j'ai des formes quand même. Hein. Très bien. Essaye de se rattraper comme <rire> elle peut Non mais laisse tomber Cariole, tu n'a aucune chance, elle ne veut pas de toi. Non, il veut pas de toi Marwan. Bon, écoute, merci Marwan pour ce message à toutes les filles qui se trouvent un petit peu un petit peu trop Un petit peu trop grosse. Mais oui! Allez! Eh bah écoute, bonne journée à toi, Marwan! Ciao bonne Marwan. Journée. Et la même pour toi! Allez, ciao, ciao. Salut, Salut, Marwan. Marwan. Salut, Marwan! Salut, Marwan! 6h09h! Le morning de Diffoul sur Skyrock! Oh non! Ah oh, ouais! Non, non! J'aurais pas trop là mais tu sais, je t'aime, bébé!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 J'aurais pas tout fait pour te perdre Mais je perdu Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire C'est hyper dur Mais au fond je sais que tu vas partir Me laisser seul dans un 5 étoiles Encore une fois j'me je me dirais que je n'ai que ma mère Allô maman Allô, man, ça, va. ça va pas fort, j'ai perdu du temps Allô maman J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs Allô maman Bobo Bobo Allons-nous-en, allô maman, Ça va pas fort, Je perds du temps, allô maman J'aime pas terrible des cheveux blancs, allô maman j'crois ta besoin, j'vois ta besoin Toy bo, toi Allons-nous Je serai ni trop lâche, mi-mort pour ma franchise Vieux avant l'âge Je reçois que des élages Mais je dois t'affranchir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 tourner Skyrock à la rentrée SCH le rappeur marseillais sur Skyrock avec Allo Maman 7h42 mercredi matin veille de jour férié on pense bah on pense à vous merci d'avoir choisi Skyrock où vous soyez à la maison dans les caisses déjà en train de, de bosser le morning best qui continue avec les meilleurs moments du morning de Diffoul et le réveil de star à retrouver tous les matins sur Skyrock ce matin on va utiliser la voix de Jean-Paul Rouve et euh, des tuches pour réveiller des familles le réveil de star en préparation attention on prépare également un son de Rihanna je vous rappelle que si vous entendez un deuxième son de Rihanna Juste derrière, vous envoyez Rihanna au 7 20 Vous repartez avec vos invités par 5 pour le concert Skyrock de Rihanna mardi soir du côté du Parc à Lyon. L'horoscope de l'amour également en prépa, c'est dans 54 secondes. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non, mais je te le dis, on nous ment.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 les meilleurs moments du morning de pratiquement 8h moins le quart juste avant de retrouver Diffoul et Romano avec le réveil de star des tuches c'est parti pour votre horoscope de l'amour mercredi 13 juillet 0 sur 5 de puissance amoureuse malheureusement pour les capricornes et pour les vierges avec la sensation que l'on vous cache quelque chose 1 sur 5 les gémeaux et les poissons évitez de faire comme tout le monde soyez audacieux 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les béliers et pour les cancers et n'oubliez pas qu'il est important de se plaire d'abord à soi-même pour ensuite plaire aux autres 3 sur 5. Scorpion et Verseau avec de la Milf, de la Cougar ou encore de la Granny qui s'intéresse à vous. 4 sur 5 de puissance amoureuse. Les Taureaux et les Lions qui réussiront à jouer sur le négatif pour le transformer en positif. Ça, c'est génial. Et enfin, les Balances et les Sagittaires. Une vraie sorte de leader à suivre. Charismatique, les Balances et les Sagittaires. 5 sur 5 de puissance amoureuse. Attention, on va écouter un son de Rihanna dans quelques secondes. Si vous entendez un deuxième son de Rihanna, juste derrière Rihanna au 7-20-20 pour gagner vos places par 5 pour la tournée Skyrock de Rihanna. Tout de suite, on se fait le réveil de Star maintenant avec Difoulé Romano. Et voilà. On va retrouver nos amis les Tuches, on va fêter la grosse audience des Tuches, meilleure audience de TF1 à 20h50, ça a même battu The Voice. Hey. Euh, ouais, ah ouais, oui, c'était le lendemain. Eh bah bravo les Tuches. Eh hey, bravo les Tuches. <rire> Félicitations ah, les Tuches C'est les Tuches. Alors les Tuches. c'est qui C'est qui C'est euh, Jeff Tuche. Ouais. Jeff Tuche <rire> oui, tu Jeff Tuche. tu t'appelles Jeff Tuche. Ouais, c'est ça. C'est ouais. de famille ouais. Bon, on va mettre en contact euh, des familles françaises avec euh, les Tuches puisqu'ils ont tellement de succès en France les Tuches. Ah bah tout le monde les connaît. Direction quoi. Fabrice là tout de suite. Allez, Allez. Fabrice, Allez. mise en contact avec les Mise en contact avec les tuches. Donc, pour rien dire, hein, on écoute Fabrice et les tuches, là, ce matin. Allô Allô Bonjour Ouais Jeff tuche. Jeff Jeff tuche. C'est qui Jeff tuche. Et moi, c'est tuche. Avec un T, <rire> comme T, es là t es Ouais et alors Vous avez quoi, comme voiture Quoi, j'ai quoi, comme voiture Moi, j'ai la voiture d'Ironman. Et Iron à part Man. ça, t'en as pas marre d'être <rire> con Vous commencez vraiment à me faire chier Bon et euh. y'en a marre hein Va ouais. mieux de refaire ça à la façade de ta femme plutôt que celle de ta maison Non mais euh. t'es vraiment <rire> con mon petit gars. Bon, allez, c'est pas tout ça. Hein on va pas passer la journée là-dessus, je vous fait, moi j'ai un match à faire classer. <rire> t'es mignon, bon. t'es ouais. mignon. Allez, salut. C'est Jeff Tuch, il est Ah mais oui, Jeff bah oui. Tuch. <rire> Allez, ah, Fabrice est parti. Ah, et Fabrice... Mais il est content, il a dit hey, il est mignon. N'empêche que Fabrice a parlé avec Jeff Tuch et ça c'est quand même la classe. Sans s'en rendre compte. Parce que je vous le dis, sur Skyrock ce matin, on a Jeff Tuch. Avec nous. Eh ouais, la <rire> ah oui, la classe ultime. Ah oui, la classe ultime. Ah, Jean-Louis tout de suite. C'est ça, ouais. Pour Jeff Tuch. C'est jean Louis, tout de suite. Allez, Jean-Louis. Allez, Jean-Louis. Eh, Jean -Louis. <rire> être mis en contact avec une star du cinéma, c'est quand même la classe. Ouais, ouais. C'est fort, ça. Ah, bah attends, ouais. allô Allô Jeff Tuche C'est qui Jeff Tuche Je vois pas qui c'est. Jeff Tuche. Et moi, c'est Tuche Avec un T, comme t'es là Non, bah, vous faites faire rire, hein, monsieur. T'es là T'es là ou t'es pas là T'es pas là Bah, où t'es le t'es pas là T'es pas là où c'est t'es là T'es là ou t'es pas là avec un thé Ouais, Touche Comme t'es là Touche T'es là Ouais, t'as que ça à faire, non Vous savez, moi en ce moment, je dois chier à la Delon. Ouais, bah, va dormir chez la Delon et fais-moi pas chier. Vous quoi comme voiture C'est peu de foot. Moi, j'ai la voiture dit Man. Je vais faire ça Bah, c'est bien, tant mieux. T'es jaloux Non, j'ai rien branlé. T'es un beau gars, toi, ça se voit. Non, toi, t'es un grand con. Mais t'es con ou quoi Non, c'est toi qui es con. Vous commencez vraiment à me faire chier. Ouais, bah c'est à faute. Va mieux de refaire ça à la façade de ta femme plutôt que celle de ta maison. Ouais, fais plutôt celle de ta gueule, toi. T'es jaloux Non, je pas un <rire> jaloux. Espèce de bâtard, bon. Ça ah, se pas termine pas mal. Jean-Louis, Jean-Louis, Jean-Louis a craqué, Jean-Louis ah oui, est parti. Jean -Louis en avait marre. Ah. Moi, j'aime bien la punchline de la façade de ta femme. C'est ah, ah, <rire> pas mal, tu ferais mieux refaire refaire la façade de ta femme plutôt que celle de ta maison. <rire> Et ben voilà. Retenez bien la déclaration de Jeff Tuche à jean Jean-Louis. 6h 9h. Le morning de D Foul sur Skyrock.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 7h52 posé tranquille sur un son de Calvin Harris on vient d'écouter de is What You Came For et on est en mode Riri en mode Rihanna rappelez-vous il y avait ça il y avait We Fan Love Where Have You Been The Monster aussi avec Eminem Rihanna, on est chaud, on est bouillant On est agi. Moins 2 du coup d'envoi de sa grande tournée française La 9 tournée mondiale de Rihanna L'Anti World Tour avec euh, Skyrock Ça se passe en France Elle va passer par Nice, ça sera vendredi soir, mardi prochain Du côté du Parc Ouel à Lyon Le 23 juillet, Stade Pierre-Morois à Villeneuve d'Asc Et le 30 juillet, Stade de France à Paris-Saint-Denis Des invites à choper en ce mercredi matin Sur Skyrock, principe du jeu Dès que vous entendez, deux titres à la suite de Rihanna Une double, vous laissez Rihanna au 7-20-20 Vous repartez avec vos places par 5 Pour la date de mardi soir du côté du Parc Coel à Lyon et il est possible que ça tombe d'ici à 9h du mat' le Morning Best qui continue sur Skyrock en ce mercredi matin avec toute la déconne de Difoul et Romano et un épisode un épisode qui a marqué la saison 2015-2016 l'arrivée d'un champion du monde dans le Morning Best à 6 fois champion du monde il a porté très très haut les couleurs de la France il y en a qui se disent Teddy Rainer dans le Morning de Difoul non, mieux que ça mieux que Teddy Rainer un tueur vous allez voir on va vous le présenter dans quelques minutes on se mettra aussi un son and Soul sur Skyrock le son and Soul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 C'est aussi pour les pros. Plus que quelques jours pour profiter des soldes jusqu'à moins 70% sur Zalando. Dépêchez-vous de matcher les styles, les couleurs et vos envies. Sur Zalando, profitez encore d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 70%. Vous avez toujours été indécise Non, enfin si, non. Quand vous signez vos mails, c'est... Cordialement, bien cordialement.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 Qu Est-ce qu'on emmène les enfants au parc Disneyland ou au parc Walt Disney Studios? En ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs pour le prix d'un seul. Alors n'attendez plus. Conditions réservation dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. 6h, 9h sur Skyrock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 Never Les meilleurs moments du Morning de Difoul sur Skyrock. 59 c'est marrant. On est mercredi matin et on fête déjà le week-end. Ça fait plaisir. Un long week-end férié en prépa. Mercredi 13 juillet, vous êtes tous les bienvenus. Toute la déconne de Difoul et Romano. Je vous ai promis l'arrivée d'un champion du monde avec Difoul et Romano. Vous allez le découvrir dans quelques minutes. Quelqu'un qui a porté très très haut les couleurs de la France. Ken Jones. Le son à Garden sol de l'été, c'est donc mine. Et l'actu le sport tout de suite avec Rémi on va savoir tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé grâce à toi le temps pour ce matin. Eh ben c'est encore pas terrible aujourd'hui, on a des averses sur une grande partie du pays avec des orages prévus cet après-midi sur une large moitié est. La pluie va concerner toutes les régions à un moment donné ou à un autre de la journée euh, sauf en Méditerranée où le soleil euh, s'impose largement, pas de panique, ça ira mieux. Les prochains jours, ça s'améliore demain et puis alors vendredi, samedi et surtout dimanche, plein soleil sur tout le pays. Les températures ce matin, on a 10 degrés à Laval, 11 à Nantes, 12 à Lille et à Saint-Étienne à Paris.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 la somme que l'Elysée paye chaque mois au coiffeur personnel de François Hollande. Une somme rondelette que s'est procurée le canard enchaîné, facture à l'appui. Le contrat porte sur les 5 ans de mandat et le calcul est vite fait. Le coiffeur du président aura donc gagné à la fin du quinquennat à 593 700 euros. Nicolas Sarkozy avait de son côté embauché une maquilleuse pour un salaire mensuel de 8000 euros. 27 morts et une cinquantaine de blessés, bilan toujours provisoire d'un dramatique accident de train hier en Italie. Deux trains sont entrés en collision dans le sud du pays. Le frontal a été d'une extrême violence pas d'explication officielle pour le moment même si la thèse de l'erreur d'aiguillage est privilégiée. Un discours teinté d'émotion et de gravité, Barack Obama s'est rendu à Dallas après la fusillette qui a coûté la vie à cinq policiers la semaine dernière le président s'est montré rassembleur et appelle à l'apaisement il estime que l'Amérique n'est pas aussi divisée qu'on veut le faire croire l'image symbolique a été le couple présidentiel main dans la main avec l'ex-président républicain George W. Bush quelle ville accueillera la finale de la coupe de France l'année prochaine après 22 De bons et loyaux services, la finale ne se jouera plus à Paris. La décision prise hier par le patron de la LFP Didier Quillot. Trois villes sont candidates, Lille, Bordeaux et Lyon. On aura la réponse cet automne. Et toi Rémi, on te retrouvera tout à l'heure pour la pour le sport. Carrément, attends. Les meilleurs moments du morning de Di Fool.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 And I wanna teach, I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, Oh I She said her wa She said all my French I said on my Then she says I boss it And I said I bullet No matter where I go, go You know I love 'em all She said, Oh I She said her wa? she said, all my French I said on my da Then she says I boss it And I said I boo No matter where I go, go. You know I love 'em all She said all I She said Kanichiwa, she said, ball my French. I said Bandru Mada Then she says I pass it And I said Na bullet No matter where I go, go. You know I love 'em all She said Oh like her most She said Kanichiwa She said all them my French I said Bandu my Then she says I passe it And I said Na bullet No matter where I go, go. You know I love 'em all Morning best Morning. 6h9. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Skyrock. Nous avons avec nous ce matin le champion du monde. Champion du monde de Crit de Cochon. Oui. Et oui, il est là. Champion du monde. De champion du monde. De cochon, bonjour Noël. Bonjour à tous, à toute l'équipe. Bonjour à toi Noël. Salut, Salut Noël. Noël. Alors Noël, si vous êtes des fidèles de Skyrock, de la radio libre, vous l'avez déjà entendu avec nous. Tu nous avais fait une démonstration, mais on s'était pissé dessus, Noël. Et là, je crois que ce matin, ça, ah, ça va recommencer. Ah, bah, bah, bah oui, parce que là, on, je suis dans les studios, mais je me suis habillé en tenue de cochon. Alors ça... oui, faut quand même qu'on vous précise que Noël est là, il est habillé en cochon. C'est-à-dire qu'il a un nez de porc. Il, a, il est juste à côté de Karim Ah ouais. Fais une bise au cochon. La, la, la si première oui, euh... fois que je suis aussi près d'un cochon. Oui, c'est la première fois. Première fois que tu vois un cochon de si près. Ouais, c'est vrai. C'est sympa, cochon. Donc, tu as ton groin Tu as ta petite queue En tire-bouchon Et là les mamelles aussi Surtout Les petites mamelles Les, les petites mamelles petites, ouais. les les petites petites Et les magnifiques oreilles aussi Les oreilles Le, le, le, le groin Et la queue en tire-bouchon Et la queue en tire-bouchon Il y a la, ouais. ah ouais, y la, la, la totale ah, On nous dit Faites un périscope On va ah ouais, faire, on va un, faire un périscope, périscope ouais. Bon Noël on champion du monde vous connecter, euh, Passons quand même Aux choses sérieuses Champion du monde c Comment tu vis Ta célébrité mondiale Depuis que tu es champion du monde Au salon Salon de l'agriculture On t'a chopé là-bas quand même Voilà On t'a pris dans un enclos <rire> pour Je me suis dit, tiens, c'est Marine Le Pen. Non, non, pas du tout. C'était Noël. Eh, Noël, ça pas comme tout Noël. Ouais, et comment, donc en 10 participations au saint à Paris, ouais. j'ai fait 6 euh, fois premier, 3 ouais. fois deuxième, 3 ouais, ouais, fois troisième. À part cette année, qu'ils ont décidé, il y a un nouveau commissaire qui est arrivé là-bas cette année, ils ont dit, ben non, cette année, on fait pas de concours de cochon. Oh le salon. Scandale oh, Oh euh, Noël Les gens et tout, il y a même des, des délais qui sont venus pour essayer de nous filmer. Oh, ouais. Cette année, il n'y a pas beaucoup de de c'est dommage parce que ouais, y c'était une, une super ambiance au salon et tout le monde le dit. Et euh, eh bien heureusement. Il y a une mauvaise ambiance cette année au salon. Oui mais, mais c'est ça, ouais. Le commissaire, si tu nous écoutes, relance Ouh. le salon du monde, le, le championnat du monde de cris de cochon. Ouh le commissaire oh, Ouh le commissaire Bon Noël on va avoir besoin de toi ce matin. Ah il faut que tu nous fasses une démo quand même. Ah, ah Il oui. n'y ouais, a pas de souci. Ah bah attends quand même. Ah, Alors oui. attention, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas en direct d'une porcherie, nous ne sommes pas dans le salon de l'agriculture. Et il, euh, Cédric ne s'est pas complètement transformé en porc, et même non. si on n'en est pas loin. Ah oui, on en est proche, oui. Voici donc Attention, la il est en tenue, il a mis son groin, ses oreilles, son costume de cochon. Il a la queue en tire-bouchon. <rire> et on est sur, sur le périscope ah ouais. de Skyrock, Skyrock FM, notre périscope. Non, non, non. Ah non Non, non, on est sur... Euh, Cédric, c'est toi qui filmes. Ouais, ouais, ça va être le mien. Ah oh merde, alors. Oh bah, c'est chiant, dis donc. Bon, sinon, alors, vas-y, Noël. Vas-y, vas -y petite... Voilà, ah, euh, ah, Bah, après, il y a toute y tout, euh, une. Euh, quand je suis au salon ou n'importe où, des les spectacles, on fait la naissance, l'allaitement et la mort du cochon. Alors, vas-y, ça, ça euh, se terminera bien, donc je... le <rire> cochon va mourir. <rire> donc là, je, quand elle allait, elle fait. Oh. Après, l'autre cri du cochon, quand elle fait le bruit normal, C'est fait. Et la mort du cochon là je mets le doigt dans la bouche. Vas-y, vas-y mais je, le doigt dans la je, la je ne vomis pas. Non, ne vomis pas non. Sinon tu peux vomir sur Karim. Et, Karim il est juste à côté de toi. Ah oui, mais il y c est... C est... est parti. Vas-y. Voilà. Bienvenue sur Skyrock. Putain, mais dans quel état tu te mets Attends, on a le bonus eh Non, mais garde la, la ouais. <rire> Vas-y, vas-y. On recommence un petit coup là. Alors, a... <rire> tu, sais, tu sais ce qu'on va faire On va appeler une porcherie. Et Noël On va leur dire Qu'un ah cochon Un cochon, cochon s'est évadé ouais, C'est ah bon et, et, et toi tu fais le cochon Oui D'accord Oui ça marche Allez c'est parti C'est le French Test Allez bon. Le French Test Sur Skyrock Alors Noël Tu as bien compris <rire> Comment on allait procéder Romano est Putain p... moi j'en veux plus moi. Comment s'appelle Un chef de porcherie Un porcher Un, un, un porcher. porcher Romano t'es porcher Très bien Romano tu pleures Ah putain moi j'en veux plus ah, hein, il, il adore Romano exceptionnel ouais. Noël Exceptionnel. bah c'est un champion du monde champion du monde Ouais quand même Donc Noël. Toi tu fais le porc, t'as l'habitude oui. Cédric, t'es pas jaloux Non, ça va, je te laisse <rire> Je te laisse prendre le rôle. T'as vu, Cédric, lui, il a pas besoin de costume, hein. il est tout rose euh, Il est tout rose, tout rond euh, C'est naturel vrai. chez lui bon, On appelle donc la porcherie ce matin, est-ce que Allez. ça va marcher Attention, c'est parti Donc moi, en fait, euh, en gros, je suis le... J'habite à côté, j'ai récupéré le porc, c'est ça Exactement Allez. Oui, bonjour, je suis bien à la porcherie Qui êtes-vous euh, Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis monsieur Lapin, c'est à l'appareil J'habite à proximité, là, de chez vous Et en fait, je crois que vous avez un de vos cochons qui s'est échappé Donc... Ah, je suis connu, hein. C'est votre cochon, il vous a reconnu. Vous, Allô, êtes, vous êtes qui, vous bah, Écoutez, moi je suis un particulier, il y a votre cochon là. Euh... <truits> c'est un <truits> <amoureux>, le cochon. <truits> moi je, je l'ai récupéré, je l'ai retrouvé dans mon jardin moi. <truits> oh le con, il est barré ce con là. <truits> la, la, le, le, le con, je crois que c'est vous là. Ah non ah, Attention, euh, faut pas parler comme ça. J'en fais quoi, moi le cochon, je le bouffe ou je vous le ramène Ouais, j'ai qu'à le bouffer. <rire> ça marche ça, fait... ça marche dans vos on à Noël. Oui, du calme. -toi. Attends, attends, attends. <rire> Calme-toi, Noël. Ah, elle est aussi. <rire> elle est tout rouge, là. Ouais, Noël, tu commences à avoir la couleur du cochon, là. Oui, oui mais, mais la... De la... ça va. Ça va, tu sens. tiens le choc oh, oui, oui, Allo, allo. Allô. bonjour. Oui, bonjour, madame, je suis bien à la porcherie. Allô Oui. Oui, je suis bien à la porcherie Non. Ah, mais je suis où, là Je suis bien à l'élevage de cochons. Ah, oui, c'est pas un élevage, non Mais vous avez des cochons. Non. Ah, bah, enfin, vous avez pas nous, non, on est, on est une coopérative. Ah, parce qu'on a retrouvé un de vos cochons, là Ah, oui, parce qu'en en fait, je savais pas trop où appeler, j'ai retrouvé un de vos cochons euh, dans mon jardin, là. Il est avec... vous êtes M euh, Monsieur Lapince, je suis avec mon cochon, c'est Nono. <rire> vous le reconnaissez C'est Nono le okay. cochon. Il est tout perdu Une blague? Ah non, pas du tout. Bah écoutez-le, c'est bien un cochon, hein. Bah oui. Bah oui, t'entends bien un cochon, mais euh... <rire> Ça euh... Alors, on va même. On fait quoi? Parce que nous, on rigole, parce qu'on n'a pas l'habitude. Je me suis levé ce matin pour aller fumer ma cigarette dans le jardin, et je me retrouve nez à nez avec un cochon, moi. <rire> Euh, je ne vois pas comment vous pourriez savoir qu'un cochon nous appartient parce qu'ils ne sont pas. Ah bah il nous l'a dit, hein. Ils sont Il pas... y a. Y a... Ah bah bien sûr. ça <rire> donné son adresse. Bah oui. Et, et sur les oreilles, il y a l'étiquette. Bah oui, il y a l'étiquette et le numéro. Et c'est marqué que ça vient de, <rire> de chez vous, hein. Je ne sais pas qui est à l'origine de cette blague. <rire> euh, non, mais attends, attendez. Ça... <rire> J'ai l'impression qu'il commence à s'énerver. Moi, ça, c'est pas dangereux comme animal, madame. Madame <rire> Allô Ma petite cochonne Allô Elle est parti mon cochonne Ah est cochonne. Elle est partie ah, elle oh, oh, elle est partie <rire> Très bien oh. Bah écoute eh, N'empêche qu'au camombole C'est douter que c'est un humain Qui faisait le cochon Bravo Noël Bravo, Bravo Noël, Noël. Noël. 6h 9h Le morning de Diffoul sur Skyrock Je ne t'ai pas donné ton mon âme.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 J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes Je t'ai vérité Dans les rues je vague Oui ton retour est une délivrance Oui toi et moi c'est une évidence Je sais ce n'est pas gagné d'avance Mais rien ne me fait plus que ton absence A présent tu peux compter sur moi Tu ne m'en voudras pas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 J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'dę mériter dans les rues je vagabond. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'dę mériter dans Changerai confirme, je changerai la donne Fais-moi confiance Je changerai la donne T'as tout gâché Et dans les rues Elle t'abandonne Et dans la rue Elle t'abandonne ma beauté, Maître Gims sur Skyrock Maître Gims en tournée Skyrock dans toute la France d'ailleurs On vous a mis toutes les dates sur le skyrock.fm 8h16 mercredi matin J'espère que tout va bien de votre côté on, on termine la semaine tranquillement Et oui déjà le, le week-end, déjà un long week-end férié en préparation On continue de préparer tout ça Avec toute la déconne de Difool et Romano Le grand retour de Noël Jamais six fois champion du monde Du cri de cochon de retour dans, dans le morning de Difoul Avec une question, combien de fois Noël a-t-il été champion du monde Du cri de cochon La réponse c'est juste avant 8h30 Pour le son, il y aura aussi Justin, Justin Timberlake. Can't stop the feeling, le escroc aussi, le escrou est neckfeu avec j'aurais pas dû C'est fort!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 Chez Intermarché, des prix bien givrés Pour l'achat de deux boîtes de 6 magnum amande à, à 3,39€ La troisième boîte est gratuite Oui, gratuite Intermarché, tous unis contre la vie chère Soit 4,60€ le kilo au lot au lieu de 6,90€ le kilo Du 12 au 24 juillet Conditions et magasins participants sur intermarché.com Pour votre santé, limitez les aliments gras salés sucrés Je suis la carte de fidélité Castorama Et avec mes copines de l'espace carte Nous encourageons tous ceux qui ont des idées à les réaliser N'est-ce pas les filles Oui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 Et maintenant, dites-moi ce qui vous empêche de le faire. Votre âge peut-être Les enfants qui prennent du temps Mais du coup, avez-vous pensé au CNED Avec le CNED, profitez de formations à distance quand vous voulez et où vous voulez. C'est facile. Avec les contenus personnalisés du CNED, concentrez-vous seulement sur le métier que vous voulez. Chaque année, le CNED accompagne plus de 220 000 personnes vers la réussite, en France comme à l'étranger. Une façon de vous dire que vous n'avez pas rêvé. Rendez-vous sur CNED.fr. CNED, connectez à votre avenir.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 got the. Moment du morning de Diffoul. Skyrock. Et on est avec notre champion du monde. On a reçu des champions à Skyrock. Hein. On a reçu Mathudy on, euh, <rire> on a reçu Tony Parker, Nicolas Batum, des champions de basket, des champions de handball. On a eu des footballeurs. Des champions de, du, de foot, mais oui, on a eu Zizou aussi. Des Qui, champions du monde aussi. Et là, ce, tu, tu as vu, hein. je te vends bien. Eh, hein, euh, on oui, est avec Noël, bien. le champion du monde du cri de cochon, il Eh avec ouais, nous. avec nous dans les studios en live. Et hein. je vous ai posé une petite question. Je vous ai demandé combien de fois Noël était devenu, enfin combien de fois tu avais été champion du monde de cri de cochon. Et nous avons la bonne réponse C'est Tony qui est au téléphone avec nous Au direct de Béthune Salut Tony Ouais Tony Ouais c'est ça des Béthunes Très bien Alors combien de fois notre ami Noël Notre champion du monde du cri de cochon A-t-il été champion du monde Euh 6 fois La classe Noël eh oh, ouais, oh, six oh. fois champion du monde. Champion du monde du cri de cochon Champion mon frère Alors là il va falloir t'accrocher euh, Tony Parce que j'ai une question pour le chrono tune. T'as 300 euros qui sont sur ton compte Tu perds 10 euros par seconde T'as 30 secondes pour répondre à ma question Ok. Le chrono thune. Tu Sois plus rapide que le chrono et, et on poche la thune Et ma question elle est toute simple Il faut en 30 secondes que tu mimites 5 animaux Ce ah, que oh tu oh veux, ah. 30 secondes, Tony. Hey. Tony, t'es bien tombé, hein? <rire> <rire> tu vas pas passer pour un con du tout. Oui, mais c'est facile. <rire> c'est pour de l'argent. Ah, pour de l'argent, tout ah est ouais, possible bah, Allez, vas-y. On met sa dignité au placard. Bah oui, c'est pas méchant. Et, oui. et attention, Tony, 30 secondes, top chrono. C'est parti. Mmh. Ah, vache. Mmh. Ah, mmh. Le chien. Mmh. Le chat. Mmh. <rire> euh... Fais le cochon. Quoi, quoi. Le canard, oui. Oh, ouais, Il manque, et manque un. Il manque un. On peut faire le cochon. Oui, oui, oui. Et, pas pas mal, mal. Et, et voilà, pas mal, hein. Et ça fait 16 secondes et donc ça fait 160 euros. Pas Allô mal, Tony. Ah, merci, l'équipe. Merci, Sager. Eh Et, et bah franchement, voilà. belle imitation. Bravo. Ah, bah oui, bravo. Hein. Mais du coup, c'est le cochon que tu fais le mieux. Hein. Oui, bah, attends. <rire> merci, merci. Oh, <rire> là, c'est le champion, hein. Tony. <rire> on t'envoie les 160 Allez, toi, euros. Du foule, du full. À la maison, ouais, Tony. Et clairement que je fasse une petite dédicace, s'il te plaît. Mais bien sûr, vas-y, Tony. Ok. Euh, ouais, mais je fais une petite dédicace euh, à mon cousin Renault, euh, euh, euh, ah, mais qui m'écoute là. Ouais. Et à euh, tous ceux, euh, ah mais qui me reconnaîtront. Tu vas voir, tu vas être impressionné. Je vais te faire une imitation tout de suite. Moi, parce que moi aussi j'en suis capable. Une imitation de Renault, ton cousin. <rire> C'est Le klaxon de la Renault. Exactement. Ah oui. ah oui. Je suis pas mal en imitation moi aussi. J'avoue ah, là.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 Jamais de la vie, mais je Celle-ci qui qui quoi? Me réconfort La seule qui veut bien de moi, malgré mes Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien, mais j'tentais déjà comme elle Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète Tu me connais, ouais J'ai reconnu connés, ouais C'est toujours la même ranclière Si elle veut pas se ter, peux Peut pas le faire à sa place, l'amour se transforme en kieł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 J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Dans mes paix, Jamais p'tit. de la vie. Mais je celle si celle qui quoi. Me la seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas mes paix, Jamais de la vie. Mais je celle si celle qui quoi. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes je sais que je vais recommencer. Pourtant, c'est fou comme on s'aime. Danser, danser. Je sais que je vais recommencer. Quand, quand, quand, quand, quand. Le diable me remet dans mal. le mal fait que je l'emmène en bas Afin de tu la white weed Et qui peut me parler à huit Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné ma je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite Uniquement sur Skyrock le escroule un des groupes de necfeu avec j'aurais pas dû du... Les meilleurs moments du Morning de On est mercredi matin, le 13 juillet et on prépare le week-end, un week-end férié qui se prépare, on va avoir une pensée bien évidemment pour tous ceux qui bossent les jours fériés, tous ceux qui font pas le pont vendredi matin, encore une demi-heure à passer ensemble, premier sur la déconne avec les meilleurs moments du morning de Diffoul on va vous donner le classement des métiers les plus pratiqués euh, par les femmes, voilà les métiers les plus euh, féminins, puis on va parler euh, des mecs qui pratiquent des métiers de femmes, on a également des places à vous offrir, place par 5 à vous offrir pour la grande tournée sky Rock de Riri, Rihanna, on est à J, moins 2 de la première date, c'est vendredi. Du côté de l'Alliance Rivera, Denis, ce matin on a des places par 5 à vous offrir pour voir Rihanna. Mardi prochain du côté du Parc Parcoël à Lyon, principe du jeu, très très simple. Dès qu'on vous passe deux titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et vous repartez avec vos places par 5. La chanson du panda pour la suite. Le ouais, de designer, le New Yorkais, juste un après y l'actu et le sport, on y va aller tout de suite. C'est parti Rémi, on débute ouais. avec le temps Bah ouais, bah c'est pas encore top le temps aujourd'hui. On a des averses sur une grande partie du pays avec des orages prévus cet après-midi sur une large moitié est. La pluie va concerner toutes les régions au moins euh, bah, quelques minutes dans la journée, sauf en Méditerranée où là, le soleil s'imposera largement, mais pas d'inquiétude. Le beau temps va revenir au fil des jours. Demain, ça ira déjà un petit peu mieux, vendredi aussi. Et puis samedi et dimanche, plein soleil, vous allez bien pouvoir profiter de votre week-end. Les températures ce matin, 10 degrés à Poitiers, 11 à Brest, 12 à Lille et Haumont, 13 à Besançon et à Paris, 14 à La Rochelle, 15 à Lyon, 17 à Montpellier, 19 à Marseille, 22 à Bastia. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Cherbourg, 18 à Saint-Etienne et à Lille, 19 à Nancy, 20 à Lorient et à Paris, 22 à Lyon, 23 à Valence, 25 à Marseille, 28 à Nîmes et 31 à Bastia. La pollution, c'est bien mieux aujourd'hui. Les indices sont compris ce matin entre 2 et 4, Bon, ça monte vite fait quand même à 5 du côté de Marseille, Nice et Ajaccio de l'amour en prépa et le réveil de star de Stéphane Plaza tout de suite c'est parti pour l'actu on vous en parle depuis euh, ce matin c'est le début d'un long week-end puisque demain c'est le 14 juillet c'est fermé donc enfin c'est férié donc forcément il va y avoir un petit peu de monde sur les routes aujourd'hui les départs en vacances un petit peu anticipés ou alors tout du moins euh, pour ce week-end prolongé c'est orange sur le plan national dans le sens des départs rouges même en ile de france attention en région parisienne et puis de, de manière générale autour des grandes agglomérations où vous risquez d'avoir pas mal de, de difficultés par contre dans le sens des retours c'est vert aucun problème si vous avez prévu de rentrer à la maison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 C'est désormais officiel. Lucas Dines s'est engagé avec Barcelone. Le latéral gauche va signer un contrat de 5 ans. Il quitte donc le Paris-Saint-Germain. Et puis du basket, pas de billet pour eux. Rio pour Evan Fournier. Celui qui a marqué le plus de points des Bleus là en NBA cette année avec son équipe d'Orlando eh ne jouera pas les JO. L'arrière du Magic a dû rester sur le continent américain et n'a pas pu participer au tournoi de qualif olympique à Manille. Vincent Collet bah, avait promis de privilégier les joueurs qui ont mouillé le maillot et n'a donc pas retenu Evan Fournier pour les Jeux pour celui qui disait euh, s'entraîner très très dur hein, pour euh, la compétition malgré tout bah, ce sera certainement euh, un des piliers de cette équipe de France, la prochaine en tout cas après la génération Parker puisque Tony Parker prendra sa retraite internationale à l'issue de cette Olympiade. Et toi Rémi, pas de retraite c'est pas prévu pour ce matin, ah, faut, faut voir te... tu <rire> seras là, <rire> <Ouais. rire> peut-être aujourd'hui peut-être la retraite anticipée demain matin 6h-9h pour l'actuel sport. à demain, ciao ciao 6h-9h, morning best morning show. les meilleurs moments du morning de default sur Skyrock avec le classement des métiers les plus pratiqués par les femmes en France. C'est juste après Designer qu'on écoute maintenant la chanson du Panda. <médicatrice> They family Credit cards and the scammers woo! Hitting the licks in the band Legacies, family Way and see, they like a panda no. Going out like a Montana Honey no. killers on the helmets no. Legacies, family Way and see, family no. Pockets Danny, done ah. Silent ball, candy game, game. Men and the macho like Randy woo! The chopper go assing for granted Hey <laughs> your okay, killers understand no. I got broads in Atlanta, no. it or the family. Credit cards and the scammers, hitting the locks in the bandit. Legacy, family, why is like a panic. No. Going to like a Montana, no. any killers on the hand Legacy, family, why it. it. the match, The chopper go out for Grammy. pull your panties, no. only okay, killers understand me. No. Hey! Bandit. Bandit. Bandit. Bandit. Bandit. Bandit.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 Make you a lot of money. No, some killers pull off any ender. Baby, CGDB pull off any killer. bacon. call it Philly, feel, feel like gon' feel it. Baby, lift up in the baby, gon' drill it. Baby, go kill it, but get it. I got I yeah, get it. I got carjack, yeah, shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he's spinning the body, I'm trimming, chop the dawn doing business in the brave, Doing the I'm doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas do it. Here Here Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Switched with the V in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the no licks in the banner. Legacies, family. Wayne's seated like a panda. Going out like, like a Montana. Honey killers on helmets. Six, Way six, smoke, bar, the helmets. Legacies, family. Wayne's seats, family. Packersport, Danny. Selling ball, candy. Been at the matcha like Randy. The chopper go out to for Grammy. Been the nigga pull up your panic killers understand me. I got broads in the line, twisted in the family credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, and six, fan, why is it like a band? Going out like I'm a ton. Any killers on the hands, Legacy, and six, fan, why you six, planin', pack a swap, dining, ball, candy. May not the matcha like randy, the chopper go outside for granted. They nigga pull of your panic, hope you killers understand me. La chanson du panda designer Le New Yorkais sur Skyrock Il est presque 9h20 De la déconne, du canular, de la vanne et de la punchline C'est le morning best tous les matins Sur Skyrock, 6h-9h Avec tout ce qui vous a fait le plus marrer tous les matins Dans le morning de Diffoul On prépare le réveil de star de Stéphane Plaza On va utiliser sa voix pour réveiller une famille Tout de suite on se met un nouvel épisode avec Diffoul et Romano Et Ritsa aussi avec Je m'en fous je vous donne les métiers où il y a le plus de femmes en France. Vous êtes prêts Allez 1, adjointe administrative. 2, secrétaire. 3, sage-femme. 4, assistante maternelle. Et 5, infirmière. Eh ben voilà le travail. Et d'ailleurs, je salue euh, Laurent qui bosse qu'avec des infirmières femmes. C'est super mon travail, surtout quand elle se de la gueule. <rire> Merci Laurent. Et euh, tiens, je bosse à l'hôpital également. Message de Amy974. Très féminin. Le peu de gars qui sont là sont moches et crevards. Rien à se mettre sous la dent, la pauvre émie Et Émi, euh, c'est pas Rémi. Et tiens, il y a Laura là. Ouais. 23 ans. Moi. Je suis hôtesse de caisse et on a trois mecs caissiers pour 75 caissières. Ah ouais, ouais. quand même. Allez, yo, euh, il est boulanger et il n'y a que des mecs, à part une fois j'ai vu une boulangère, mais je ne vous dis pas le cadeau. Sympa, tiens, pour les boulangères. Ah ben... ah, oui. oh. <rire> Allez, on y va, c'est parti. Euh, Pamela, c'est à toi maintenant. Eh ben oui, laissez-moi de la place. Je t'annonce oui. que tu vas être déménageuse. Oh génial. On appelle donc des sociétés de déménagement ce matin pour faire embaucher euh, Pamela au nom de la parité. C'est parti, c'est le Phone ce matin. Ouh. Le Phone. vas-y. Oh, oh merci, toi. quel magnifique jingle. Oui, parce que là... On on n'avait pas prévu un jingle avec le pamélaphone. Bah... Le pamélaphone. Philippe, parlait ah. déménagement, bonjour. Oui, bonjour, la société de déménagement. Tout à fait, oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, mademoiselle Lapin, c'est l'appareil. Je voulais savoir si vous recurriez des déménageuses. <rire> Parce que j'adore soulever des caisses, moi. Et j'aimerais être en contact avec des hommes qui suent. D'accord, ouais, des hommes forts, musclés et tout. Ah ouais. Mmh. Donc je peux venir ce matin là, à la boutique. Comment Je peux venir vous voir ce matin Bah il y a aucun problème, ouais, pour, avec pour, plaisir. Pour passer un entretien, euh, je soulève des caisses, euh, j'en largue deux trois et puis c'est parti, quoi. <rire> J'adore, j'ai envie d'essayer le monde charge là, de monter dessus là. Ok, ça marche. Eh ben tout de suite, toi. C'est quoi, quoi, suite, quoi ton petit prénom Michael. Eh bien Michael, j'arrive. Ok ça marche. Je... A ah, tout de suite sympa bisous. bisous bisous Et bah voilà on a trouvé ton euh, ah, travail vraiment. Et voilà et cariole il cariole les jaloux Il a craqué qu est car... tombé, Heureusement qu'on est tombé sur ce Sahara, Ah Très là. sympa je crois que je l'ai fait craquer bon, C'est oh, sûr Opération réussie euh, Pamela déménageuse ce matin c'est fait 6h 9h Le morning de Default sur Skyrock Je me lance Je m'en fiche de ce que les gens pensent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 Moi le car à la maison dans les caisses en train de, de taffer en train d'écouter le son de Skyrock où que vous soyez partout en France vous êtes toutes les bienvenus Rita sur Skyrock avec je m'en fous Morning Best on va terminer l'émission avec le réveil de Star vous allez retrouver Stéphane Plaza Difool les Romano qui ont utilisé la voix de Stéphane Plaza d'M6 pour réveiller une famille prise au hasard on va écouter un son de Rihanna également alors attention préparez-vous on va se mettre Where Have You Been si juste derrière Where Have You Been de Rihanna vous entendez un deuxième titre de Rihanna juste après vous laissez Rihanna au 7 20 20 vous repartira avec vos invités par 5 Pour le concert Skyrock de Rihanna, mardi soir, du côté du Parc Oël à Lyon. Préparez-vous, peut-être deux titres de Rihanna d'ici à 9h et votre horoscope de l'amour aussi dans une minute 01. Sephora. Trop fin, trop épais, clairsemé, en bataille Faites un geste pour vos sourcils.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 les meilleurs moments du morning de Diffoul <rire> 6h-9h sur Skyrock morning Juste avant le réveil de star de Stéphane Plaza avec Diffoul et Romano et de peut-être écouter deux titres à la suite de Rihanna c'est parti pour votre horoscope de l'amour on est le mercredi 13 juillet c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse malheureusement pour les capricornes et pour les vierges avec la sensation que l'on vous cache quelques jours quelque chose 1 sur 5 gémeaux et poissons évitez de faire comme tout le monde soyez audacieux 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les béliers et pour les cancers et n'oubliez pas que qu'il est important d'abord de se plaire à soi-même pour ensuite pouvoir plaire aux autres. 3 sur 5, scorpion et Verseau avec de la mif, de la cougar ou encore de la granny qui s'intéresse à vous. 4 sur 5, taureau et lion qui réussiront à jouer sur le négatif pour le transformer en positif. Et ça, c'est bien. Et enfin, les balances et les sagittaires, une sorte de vrai leader à suivre en mode charismatique. Balance et Sagittaire avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le réveil de star, le voilà, c'est premier. Derrière, where have you been? To... Yana. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour. Comment vas-tu Stéphane Ça va Ça va bien Oui, ça va, ça va, tranquille, tranquille, tranquille. Oui, euh, moi c'est Stéphane. Moi bon, c'est du full. Voilà, Stéphane Plaza d'M6, maison à vendre, maison à louer, recherche appartement ou maison. Quelle superficie il fait euh, là ici, c'est bon alors, c'est rien du tout, alors, Ce qu'on a fait, alors, on va retrouver quelqu'un de vénère, il s'appelle Kadir. Ce qu'on a fait, on est allé sur le bon coin et on a regardé. Regardez un petit peu les appartements qu'il y avait à vendre. Ouais, c'est ça, et on a appelé avec euh, Stéphane Plaza des morceaux. Amis. Oui, exactement, on a mis cette star, Stéphane Plaza, en contact avec un Français euh, pris sur le bon coin. Spécialiste d'immobilier, l'immobilier, Stéphane exactement. Plaza. Exactement. Comment réagissent les Français quand ils sont mis en contact avec une star En général, ils se s'en rendent pas compte. Hein. Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, la star d'M6. La seule star d'M6, d'ailleurs. Oui. oui. Allô Allô ah. Bonjour Qui c'est Moi, c'est Stéphane. Quoi Votre maison est à vendre et vous ne trouvez pas d'acheteur euh... Ouais A quel prix vous essayez de vendre C'est écrit sur un instant On se demande si c'est pas un appartement insalubre. Ouais oh, Tu cherches quoi toi là Il <rire> n'y a plus de peinture, c'est noirci On se demande s'il n'y a pas un dégât des eaux, si c'est pas humide ça va partir oh, Tu crois que je vais rigoler avec toi longtemps ouais, quoi là, bah, y ça part ça part Moi ce qui me dérange c'est que j'arrive ici, c'est très sombre ta mère, elle est sombre, fils de pute. Et là, on est encore un petit peu dans le rococo. C'est euh, Ta mère, elle est rococo. On continue Oh, espèce de gros fils de pute, demain je vous flic. Moi, c'est Stéphane. T'inquiète pas, t'inquiète pas, qu'ils vont trouver. t'inquiète pas, ma espèce de gros fils de pute. Voilà. C'est assez jubilatoire de voir quelqu'un s'énerver et craquer comme ça aussi vite. Oui, c'est vrai. Oh, tu sais quoi, fils de pute Oh, tu sais quoi oh. C'est quoi mon rêve là? C'est que je t'attrape et que je te défonce ta mère. C'est gentil comme ça. Oh, C'est gentil. C'est mignon. Ça va bien? Oui, bah, lui, bah, ça m'a l'air de très bien. Aller. <rire> <rire> bah, écoutez, ça va bien. Stéphane a l'air d'être content. Qu'est-ce qu'on fait, Stéphane? On oh. continue? On continue? Non, on ah, va y bon, aller. Bah, lui, on va y aller, là, Stéphane, oui. Oui, je crois que Faut Kadir. Pas des bonnes choses. Hein. Je non. crois que Kadir, qu'est-ce que tu fais de la maison de Kadir? Et là, je vous le dis, moi, j'achète pas votre appartement. Ah non, il n'achète ah, pas ben, c'est le verdict. Désolé, Kadir. Eh ouais. 6h, 9h. Oh, les shows. I've been everywhere, man, looking for someone Someone who can please me, love me all night long I've been everywhere, man, looking for you, babe Looking for you, babe, searching for you, babe de Rihanna. Ouais, même pour le deuxième aussi. Allô, Aurore. Allô. Bienvenue à toi sur Skyrock, Aurore. Merci. Oh là, j'ai entendu ton petit sourire, tu as compris, tu es en <rire> direct à l'antenne. 27 ouais, ans. Ouais, c'est super. Berlétan oui. dans, dans le 13. Rihanna, 5 places ça. Rihanna, super. J'ai voilà. hâte. 5 places <rire> c'est beau ça quand même 5 places oui 5 ouais, places c'est magnifique te magnifique. voilà refaite en t'as été la première à laisser <rire> un message dès que t'as entendu les deux sons de Rihanna qu'on vient de passer à la suite c'était la double donc voilà 5 invites pour voir Rihanna mardi soir du côté du Parc Ouel à Lyon bravo Aurore. Lyon super merci Skyrock bisous à toi bonne journée Merci, bonne journée. <rire> Ciao, Aurore. Et qui Ciao. vient? Rihanna, la numéro 1 Skyrock, la numéro un mondiale Elle sera, euh, vendredi du côté de l'Alliance Rivera de Nice, mardi à Lyon. Après, elle passe à Lille et au Stade de France à Paris Saint-Denis. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, vous laissez Rihanna au 7-20-20 et vous repartez avec vos places à par 5. Morning Best a terminé pour ce mercredi matin. Merci d'avoir été fidèle au rencard On remet ça demain matin. On sera le 14 juillet mais on sera là avec les meilleurs moments du morning de DiFool. DiFool que vous retrouvez tout à l'heure sur Skyrock à partir de 21h avec toute l'équipe pour la radio libre de l'été, le 9-12 en prépa avec Fred Ken Jones pour, euh, pour attaquer l'émission le, le son reggae danseau des, euh, des vacances, il y aura Soprano aussi ou encore Drake et DJ Raled avec For Free c'est juste après ça place à gagner pour le deuxième stade en France de Rihanna, This is Rihanna le 19 juillet au grand stade de Lyon dès que tu entends deux titres de Rihanna à la suite on voit Rihanna au 72020 et gagne 5 places pour aller voir Rihanna en concert avec Skyrock tes so 5 places Rihanna a gagné au 72020. 65 centimes plus coup d'un SMS Casino Moi, je ne rate pas le défilé cette année. Et c'est une excellente occasion pour manger de bons filets mignons en Origine France. Mais qu'est-ce que tu racontes Tout est fermé le 14 juillet. Mais chez Casino, ils sont ouverts. C'est le défilé des petits prix. Jusqu'au 17 juillet et même le 14, dans tous les supermarchés Casino, le filet mignon de porc à rôtir Origine France est à 8,95€ le kilo seulement. Vendu en barquette de deux. Avec Casino, prenez goût aux économies. Vos supermarchés Casino seront ouverts toute la journée du 14 juillet.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 chers parents vous voulez nous faire une bonne surprise en nous emmenant à Disneyland Paris mais vous hésitez parc Disneyland ou parc Walt Disney Studios profiter des longues soirées d'été devant le spectacle Disney Dreams ou vivre une aventure complètement toquée avec Ratatouille Eh bien Taratada en ce moment les deux parcs sont au prix d'un seul plus la peine d'hésiter plus la peine de choisir roule Raoul en ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre profitez des deux parcs Disney pour le prix d'un seul alors n'attendez plus conditions et réservations dans certaines billetteries sur Disneyland Paris.com le morning de 25 6:09 sur Skyrock. Nie na nad Nie wolno nad tym. Nie Nie You don't gotta do the work, work, work, work, work, work. You don't gotta do the work, work, work, work, work, work. my body do the work, work, work, work, work, work. We can work for oh, oh. We can oh, yeah, girl, gotta work for me. Can you make a clap? No hands for me to the ground, pick it up for oh, me, yeah. look back at it all, I'm for me, oh, yeah. put it right like my time She oh. she riding like a 63, oh, I'ma buy a new Celine, let her ride in the oh. forest with oh. me, oh she the bank, I'm her boy, and yeah. she down to break the rules, ride and die, she gon' go, I'm gon' choose. she finesse, I fight books, she take that Put it. Bonne matinée, bon mercredi 13 juillet à vous tous sur Skyrock. C'était aussi pour pas mal d'entre vous le départ en week-end, en vacances aussi. Prudence sur la route. Écoutez bien le son de Skyrock et restez à l'affût. On sait jamais s'il y a deux morceaux de Rihanna. N'hésitez pas à envoyer Rihanna au 720. Vous repartirez aujourd'hui avec des places pour le concert de Lyon. La date de vendredi, c'est à Nice. Ensuite, il y aura Lyon. Et les places sont pour Lyon à choper si vous entendez deux morceaux de Rihanna. La suite, évidemment, aussi, on fera tourner la roulette. Je vous en parlerai tranquillement. Ce sera avant midi et le son sur Skyrock, c'est reparti, RaparnB en non-stop. À moment ça arrive et Ken Jones avec Don't Mind. Skyrock, Skyrock, rap me this me that.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 That I wanna teach, I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. He said, Oh I come she said, wa? she said all my French. I said, Bonjour, my dah Then da. she says I bought it, and I said I bullet No matter where I go, go, You know I love her all. she said all I come She said wa? She said all them my French I said bonjo my da Then she says I boss it And I said I bullet No matter where I go, go. You know I love She said, Oh, like monster, She said, said, said, She said, said, She said,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 Ça va pas fort, j'ai perdu du temps, alors maman. J'aime pas terrible, tes cheveux blancs, alors maman. J'crois t'as besoin, j'crois t'as besoin. Toi bon. et toi, bon. allons-nous-en. J'serais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, j'reçois que des éloges, mais j'dois t'affranchir. J'parle à la faucheuse, la nuit j'me réveille en âge. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords. Ou l'argent que j'ablanchière, là j'suis partout. Toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé toutes les thèses de France me disent que je suis un artiste Peut-être qu'il fallait que je te revienne, fallait que je qu Mais maman te mieux Maman mérite un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 J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu, heureusement, que j'ai pas tout fait pour te plaindre, c'est perdu mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un sang étoile, alors une fois je me dirais que je n'ai que ma mère Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps, allô maman, j'aime pas t'es ride de tes cheveux blancs, allô maman Bobo, Bobo Allons nous-en, allô maman Ça va pas fort, j'ai perdu du temps, alors maman J'aime pas tes rites, tes cheveux blancs, alors maman J'prends ta zone, je prends Repos, allons nous -y allons Ouais man, ça va Je rappelle après J'ai plein de travail and rapping on beat Skyrock Urban Music, music. <inaudible> up And dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all. Believe it, when you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, it's eh, time eh, cause this is Africa. Time for Africa. Listen to your vibe. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Y vamos por todo. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. You believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. This time for Africa. Yeah. Skyrock Skyrock mm -hmm. Said I'd be gone by five But it's sunrise and I'm still in your bed Good night sleep means goodbye Me replaying memories in my head Look at you, look at you, look what you made me do How you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 Common à l'instant sur Skyrock. Bonne matinée à 9h17. Le retour du son, c'est dans quelques minutes sur Skyrock. La roulette aussi qui tournera. N'hésitez pas à faire tourner. Il y a la compile. Nouvelle compile Planet Rap 2016 à chopé les trois CD et en plus l'enceinte qui va avec l'enceinte Monster. Je vous en parle tout à l'heure avant midi avant de faire tourner la roulette. Le retour du son tout de suite. On écoutera Drake et Wenden sur Skyrock. Ça arrive tout de suite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 SCHOP Escrocks Je déconnais j'aurais pas du jeu je l'ai je je perdu Soprano Designer Planète Rap 2016 <stutters> Toutes les bombes Skyrock sur trois CD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 Vous coupez court, vous rendez-vous chez le dentiste. C'est bon, merci. Je remplirai moi-même le trou. Vous attendez rarement les autres, moins pressés que vous. Est-ce que tu veux bien m'épouser quand Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, vous n'hésitez pas vous... Accélérer Ouais, ouais, forcément, ils ont... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la Sécurité routière. Tu l'as tu l'as découvert dans Planète Rap sur Skyrock. Je me présente en chantant, en chantant, c'est Sadek. Sadek, le rappeur du 9-3, débarque dans l'émission rap de référence. C'est avec Sadek dans Planet Rap, Planète Rap. projet à dévoiler en direct et en freestyle Toute la semaine dans Planète Rap C'est Planète Rap, c'est Rap, rap. Sadek. Sadek Tous les soirs, de 20h à 21h Avec Fred sur Skyrock, sur les réseaux sociaux Et en vidéo live sur Skyrock.fm Et la l'appli radio Skyrock L'émission planet, Rap, planet, rap numéro 1 en France Du rap, du rap et R&B non-stop Skyrock, rap et R&B non-stop Baby, I like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 That's why I need a one dance, got a ecstasy in my hand One more time before I go, I higher powers taking a hold on me I need a one dance, got a ecstasy in my hand One more time for I go, I higher powers taking a hold on me Baby, I like your stuff.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 à l'instant sur Skyrock avec Tukupilini, Bizarra par NBA en non-stop et une petite pointe de reggae je sais que ce morceau va vous faire plaisir Bob Marley un peu d'amour pour tout le monde voici love c'est maintenant sur Skyrock et puis juste après il y aura Maître Gims c'est un extrait de la bande son du film qui fait un véritable carton camping 3 ça ouvre d'ailleurs le film camping 3 si vous avez vu vous savez de quoi je parle Maître Gims ma beauté c'est ce qu'on écoutera juste après Bob Ladies and gentlemen, Rihanna. Hi, this is Rihanna and I'm on Skyrock. Come toi. Come toi. Rihanna a aussi choisi Skyrock pour ses prochains concerts en France. Nobody touched me in a righteous Nobody touched me in a crisis. I believed all of your dreams, like the reason. You took my heart, I'm my keys, I'm my fisher. You took my heart, I'm a, a sleeper, decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Up hell and wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me da-da-da-da-da-da. that, that, that, Get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta sit through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly.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 Rap and R and and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 Il y a de l'amour dans mes paroles. Tu chantes avec moi et je m'envole. Tu te retrouves en moi, je sais qu'on se ressemble. Tu bouges la tête sur la musique, le temps s'arrête, c'est magique. C'est la toute l'histoire de ma vie et tu la connais. On se connaît, un autre pas vers l'avenir. Je t'invite encore à me suivre. On se connaît. Oh. Wysalam, nie,